Ou Qibla présente le cœur en action Madarid Salikin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Inna alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu.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 och han skapade från henne en man och han skapade från dem en män och kvinnor. Och La spiritualité en islam et la purification des cœurs, encore une fois, selon ce fameux ouvrage qui est Madarid al-Salikin, le sentier ou bien les sentiers des itinérants de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. Et toujours avec ce grand chapitre qui traite de ce niveau très important de notre foi ou bien de notre cheminement auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est at tawbah ou bien le repentir. On fait un bref rappel, très rapidement, en deux minutes, Allah, que le repentir, la tawbah, c'est quoi C'est le fait de revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, revenir vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, une personne qui était sur un mauvais chemin, que ce soit complètement, un chemin complètement éloigné du chemin de l'islam d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien une personne qui était dans l'erreur et dans la désobéissance, et ainsi de suite, et qui décide oui. de se retourner, de revenir vers Allah Azza wa On appelle ça « Al-Tawba » ou bien le repentir. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il aime le repentir. « Inna Allah yuhibbu al-Tawwabin wa yuhibbu al-Mutatahirin » Allah Azza wa aussi a fait du repentir une obligation dans la religion. On a souvent tendance à penser que les obligations sont seulement des pratiques en islam. Que les obligations sur le musulman, c'est la prière et les jeûnes et la zakat et d'être respectueux envers ses parents, de leur obéir et ainsi de suite. Mais on oublie qu'il y a une autre dimension, d'autres formes d'obligations qui sont parfois plus importantes, qui sont reliées au cœur en tant que tel, comme la tauba, comme le repentir. Allah Azza il nous donne l'ordre de se repentir vers lui subhanahu wa ta'ala. On avait dit que l'essentiel du repentir pour que le repentir soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala, il faut que la personne soit sincère, il faut qu'elle ait des remords, des regrets envers ses mauvaises œuvres et ses anciennes mauvaises pratiques. Il faut aussi que la personne cesse les mauvaises pratiques. Que la personne soit déterminée de ne plus revenir vers ses mauvaises pratiques. Et il y a une quatrième condition qui va s'ajouter dans certaines situations. Si le mal qu'on a fait était relié au droit d'autrui, on doit restituer le droit en tant que tel, ou demander pardon, ou ainsi de suite. Donc, ça c'est le sens général de Tawbah, ou bien du repentir. La dernière fois, il y a de cela deux semaines, On s'était arrêté à cette section très importante qui nous parlait de, des différents angles de réflexion que doit adopter le croyant ou bien que doit avoir le croyant lorsqu'il commet un péché. Lorsqu'on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala, juste après, qu'est-ce qu'on doit remarquer qu Garder en tête. On avait on avait couvert trois ou quatre points, mais il nous restait quelques autres points. Insha Allah qui sont très importants, parce que ces points-là, ils nous donnent, ils nous clarifient plusieurs choses quant à la question du destin de Al-Qada. La question de l'existence même de l'erreur humaine. Pourquoi est-ce que l'être humain il fait des erreurs Pourquoi est-ce que l'être humain, ça lui arrive de commettre des péchés Insha Allah on va faire un bref rappel de ces deux ou trois points qu'on a déjà couverts très brièvement. Après ça, Inch'Allah, on va commencer à aller dans les détails pour le restant des points, Inch'Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc, on répète, il nous dit l'imam Ibn al-Qayyim, « Sahibul basirati », la personne, le croyant, qui a la clairvoyance, qui voit plus profondément que le commun des mortels, en quelque sorte, « sadarat minhu al-khati'a »« Lorsqu'il désobéit Allah, subhanahu wa ta'ala » Nadara ila il va fixer son regard, sur, son regard sur les points suivants et il va les citer en sha azza wa ila wa On avait déjà mentionné ça, mais on le répète pour les personnes qui sont ici peut-être qui n'étaient pas là présente la dernière fois ou pour les personnes qui ont oublié que lorsqu'on commet un péché, lorsqu'on désobéit à Allah subhanahu wa taala, le premier point, le plus important, avant tous les points qui vont venir après. Parce que les points qui vont venir après, c'est des points qui sont profonds, qui touchent à des questions sensibles de prédestination, de qadar, de sagesse de cette existence et ainsi de suite. Mais si on saute tout de suite au point suivant et qu'on ignore ce premier point, on risque de tomber dans l'égarement comme on a do déjà donné certains exemples et on va donner d'autres exemples, Inch'Allah. Donc le premier point ici, la première réflexion à avoir, lorsque le croyant commet un péché c'est quoi c'est de réaliser que je viens de désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala al-i'tirafu al, al de reconnaître son erreur il y a des personnes malheureusement que dans la vie en général ça fait partie de leur défaut de leurs grand défaut parce que ça c'est un grand défaut il y a des personnes qui ont cette tendance de ne jamais ou presque jamais reconnaître leurs erreurs ils aiment toujours se justifier même avec le faux Mais de dire j'étais dans l'erreur, j'avais tort, c'est lourd. Et plus grave encore, c'est si la personne elle refuse de reconnaître ou bien elle évite de reconnaître son tort et son erreur lorsque c'est relié à sa relation entre lui et entre Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que entre humains humain, face à humains On peut comprendre, on ne dit pas que c'est la bonne chose, mais ça se comprend qu'un être humain, parfois, va être un peu trop arrogant pour dire à un autre être humain, « J'ai fait une erreur, c'est moi qui, qui suis dans le tort, c'est pas toi, c'est ma faute. » Mais que l'être humain, même dans sa relation avec son Créateur, avec Allah subhanahu wa ta'ala, est trop arrogant pour dire, « J'ai fait une erreur, zalam tu comme dans le dua du prophète là ça devient grave et il y a des personnes qui sont comme ça même dans leur relation avec leur créateur avec Allah subhanahu wa ta'ala ils ne veulent pas reconnaître qu'il est dans l'erreur qu'il a tort non non non je fais rien de mal moi non, non, non. comme on a, dit, on a déjà mentionné des, des exemples il y a des gens même pour des erreurs qui sont claires, qui sont évidentes des péchés qui sont majeurs et ainsi de suite il va vouloir te dire que non non on peut faire ça en islam mais il n'y a pas de problème Ce qui importe, c'est que moi, j'ai raison. Vous comprenez Ça, c'est grave. Donc, le premier point ici, la première étape, c'est de reconnaître son erreur. Après ça, il nous dit l'imam Ibn al-Qayyim alayhi rahmatullahi ta'ala « An ila al wa'idi wal wa'id fa yuhditha thalika lahu khashyatan wa khawfan » C'est de remarquer, de fixer son regard sur « alwa'idu wal wa'id » Al-Wa'id, c'est quoi C'est l'avertissement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'on comprend par ça Qu'est-ce que vous comprenez quand on vous dit l'avertissement qui vient d'Allah azza wa Qu'est-ce que cela veut dire pour vous Oui La punition d'Allah subhanahu wa <métit> ta'ala <métit> يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ يَا عِبَادِي Comme il nous dit subhanahu wa ta'ala qu'Allah Azzawajal, il nous fait peur. Il nous avertit de par la punition qui est dans le Coran. Parfois, Allah Azzawajal, il nous avertit par des choses qui se passent aux alentours de nous, comme ce qu'on appelle scientifiquement comme étant les phénomènes naturels, qui en réalité sont plus profonds que ça. Des, on appelle ça des ayats. Ayats, c'est des signes d'Allah Azzawajal. وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا Allah Azza wa il nous envoie parfois ce qu'on appelle encore une fois les phénomènes naturels comme tremblements de terre, tornades ou autre chose, des inondations, pour nous faire peur, pour nous rappeler sa grandeur, subhanahu wa ta'ala. Mais il y a des personnes que même avec ça, ils ne craignent pas Allah, subhanahu wa ta'ala. Vous savez, si on parle du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pour voir toujours ici la distance entre l'idéal, comment est-ce qu'on devrait être et comment est-ce que nous sommes. On a dit déjà ça la première, lors de la première séance lorsqu'on parlait de, du repentir. On a dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faisait combien de fois le repentir? Lors de sa vie? Lors de sa vie? C'est par jour, c'est même pas par, par vie. Et combien de fois par jour? 70 jusqu'à 100 fois il faisait le repentir, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On est bien loin de ça. Il y a des personnes que pendant toute sa vie il ne sait pas c'est quoi ça le repentir. jamais pensé à... Allah il est miséricordieux comme on a dit tout à l'heure moi je n'ai jamais fait d'erreur je suis un bon croyant donc, pas de problème là si on pense à la crainte que le prophète والسلام, il avait d'Allah subhanahu wa ta'ala comment est-ce que Allah azza wa il craignait sans, comment est-ce que le prophète il craignait son seigneur il craignait Allah azza wa comparé encore une fois à, à nous lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il y avait du vent Et que le ciel devenait gris, qu'est-ce que le prophète sallallahu faisait? Il s'inquiétait grandement, le prophète. Alayhi Il avait peur que ça, ce ne soit une punition qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce qu'il qu'est-ce qui faisait, part, qu qu faisait partir l'inquiétude du prophète sallallahu Lorsqu'il y avait la pluie. Si ça commence à pleuvoir... Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam... va savoir que ça c'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala... Ce n'est pas une punition... Pourquoi Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam... Il sait que Allah azzawajal... Il lui a révélé dans le Coran Qu'il y a eu un peuple avant lui... Que Allah azzawajal... Il leur a envoyé une punition... Qui a commencé sous forme de... Vent et de... Ciel gris... Et que lorsqu'ils ont vu tout ça... Ils ont dit... هذا عارض ممطرنا ناديه bonne nouvelle le ciel est gris c'est enfin la pluie qui va tomber bel huwa masta'jaltum bihi rih fiha 'adab alim Allahu azza wa jalla ça c'est la punition que vous aviez demandé qui est arrivée alors imaginez que le prophète sallallahu alayhi wasallam il a peur que Allah azza wa jall il envoie une punition même lors de son temps a lui alayhi salam, alors que pour nous, le ciel est gris le vent tremblement de terre dernier dernier de nos de nos soucis. Wa ma nursil bil ayati illa takhwifa kama qala Allah azza wa jalla. Allah azza wa jalla, il espère la récompense, la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala mais en même temps le croyant il doit Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, Ce nouveau islam de 2017 et l'islam qui se développe à chaque année. nous font sortir une nouvelle édition, l'islam moderne, qui ne te parle que des bonnes œuvres, pas des mauvaises œuvres. Pourquoi Parce que les mauvaises œuvres, ça gêne, ça culpabilise l'être humain. Tandis que les bonnes œuvres, ça te parle de ton avenir, ça ne parle pas de temps de temps passé. Moi, s'il y a quelqu'un ici en face qui commence à parler des mauvaises œuvres en islam et des péchés ainsi de suite, là, je vais commencer à, à penser à, à mon passé. Est-ce que j'ai fait telle chose et telle chose Ah, peut-être j'ai fait telle erreur. Je vais commencer à me... À l'intérieur, il y a sentiment de culpabilité. Mais s'il commence à me parler des bonnes, des bonnes œuvres seulement, que si tu vas faire un don, si tu vas prendre en charge un orphelin, ainsi de suite, là, je vais me concentrer sur l'avenir ah c'est facile je vais faire un don inshallah je vais entrer au paradis ah c'est facile inshallah comme il y a des personnes que, ils pensent que, ils vont attendre toute l'année et lors de Ramadan du mois de Ramadan ça va être lors de la nuit du 27 la seule fois lors de toute l'année peut-être ou bien une ou deux, ou deux autres fois lors de laquelle il va visiter le masjid pour faire une brève prière de une heure faire un petit don de quelques dollars et après ça On se voit l'année prochaine. Et moi, Inch'Allah, je vais entrer au paradis. Facile. Et si c'était comme ça, pourquoi est-ce que... Si, si c'était si, si, si facile que ça d'entrer à la Jannah, pourquoi est-ce que Allah, Azza wa nous a créés sur cette terre Pourquoi Pourquoi toute cette histoire Pourquoi est-ce que Adam alayhi salam, il tombe dans l'erreur à cause de la Shaitan Et que pour ça, Allah, Azza wa il le punit, il le fait descendre du paradis vers cette terre. Et là, toute une histoire ici des générations de l'humanité, des guerres et des problèmes et des conflits, toi, et des, et des problèmes et des maladies, ainsi de suite. Tout ça pour à la fin, 5 dollars et tu rentres au Jannah. C'est 5 dollars pas par année. Une heure de salat, Qadr, et tu rentres au Jannah, ça serait facile. C'est quoi le hikmah Quelle est la sagesse Allah azawajal, comme on a dit, nous a créé sur cette terre pour nous éprouver. On va être questionné non seulement sur les bonnes œuvres. Allah azawajal, il récompense. Allah subhanahu wa taala, Shakour. On n'est pas en train de dire que tu ne dois pas nourrir des pauvres, prendre en charge des orphelins. Non, même un seul dollar dedans, tu peux entrer au paradis. Peut-être c'est ça l'action qui va faire la différence et avec laquelle tu vas entrer au paradis le jour dernier, inchallah Mais ce qu'on est en train de dire ici, c'est qu'il ne faut pas aussi Oubliez l'autre côté. Dans la religion, le message de la religion c'est... Il y a le ma'rouf, le bien qu'on doit suivre. Il y a aussi le monkar. Monkar est les choses qui sont mauvaises et qu'on doit éviter. Alors si moi je ne vais pas regarder cet aspect-là de Munkar le mal que je fais, et je vais me concentrer sur le bien que je fais. Et ça, en passant, c'est une, c'est malheureusement c'est une tendance qui est, qui est très présente chez plusieurs musulmans de nos jours. Lorsque tu vas parler, par exemple, des erreurs, des dégâts causés par une personne, il va, il va te dire, mais toi, tu ne sais pas, cette personne, le bien qu'elle a fait, le bien qu'elle a fait, c'est bien, hamdulillah. mais il faut regarder parfois le bien que la personne a fait, mais à quel prix C'est quoi aussi le, le mal qu'elle a fait Comme ils disent en arabe Quelqu'un qui va construire un château et qui va détruire une ville. Il faut voir le plus et le moins. Ah aujourd'hui j'ai fait 15 000 dollars de vente. Tes dépenses c'était combien 50 000 dollars pas une bonne nouvelle Vous comprenez donc an al abdu ila al waid la punition que Allah azza promet pour ce péché s'il si ne pardonne pas ou si on ne fait pas le repentir notre troisième point ici de regard ça on a parlé de ça, on ne va pas le répéter parce que ça c'était un long point et on l'a détaillé je pense en 20 ou 30 minutes bref, c'est que lorsque le croyant va commettre un péché, il va commencer ici à réfléchir faire des réflexions sur Les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et leur lien face à cette situation. Après ça ikhwanifillahi azza wa jall an ya'rifa an ya'rifa birrahu c'est intéressant an subhanahu wa ta'ala fi sitrihi alayhi halartika bil ma'asiyyati ma'akamali ro'iyyatihi lahu wa la'oucha ala fadahahu beynah khalqihi fa hadharu. Comment est-ce que Allah azza wa jall si je me rappelle bien on s'était arrêté sur ce point il y en avait Une partie de ce point seulement. C'est un point qui est très important ici. De remarquer comment est-ce que Allah Azza wa il t'a couvert, sitr. Qu'est-ce que ça veut dire ici, il t'a couvert n'a pas dévoilé ton péché. n'a pas rendu public ton péché. Sitr Allah Azza ala al-abd. Et on avait mentionné, si vous vous rappelez bien de Ali radhiyallahu ta'ala anhu son histoire avec celui qui est venu et qui a et qui avait commis un péché Ali radhiyallahu anhu il a dit je suis sûr que c'est pas la première fois il a dit comment comment comment tu l'as su il a dit parce que si c'était la première fois Allah azza wa jall ne t'aurait pas dévoilé mais ce qui est intéressant ici c'est que Allah azza wa jall l'un de ses noms c'est al-Ghafour qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça veut dire le nom al-Ghafour qu'est-ce que ça veut dire le nom d'Allah azza wa jall al-Ghafour le pardonneur. C'est ça la traduction habituelle. Même chez les arabes, même chez les arabophones, excusez-moi, le sens, c'est un peu ça, le pardonneur. Mais dans la langue arabe, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça le vrai sens de Al-Rafour. Ça c'est al afou c'est le pardonneur. C'est quoi Al-Rafour Al-Rafour, ça vient de Al-Maghfirah. Al-Maghfirah, c'est al, -maghfirah. al, -maghfirah, al lorsque tu caches quelque chose. mir connaissez quest l'armure d'un guerrier s'appelle Mehrfar dans la langue arabe parce que ça ça te protège ça te cache Allah Azawajal il protège la personne du mal de ses de ses péchés incluant le mal qui est la punition à travers le pardon et incluant aussi le fait que Allah Azawajal il aime couvrir c'est pour ça que Allah Azawajal il n'aime pas aussi quand on se découvre nous mêmes de nos erreurs On a parlé de ça, mais on pourrait le rappeler encore une fois, il y a de cela deux ou trois séances. On avait dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que toute ma umma est sujette au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala, sauf ceux qui sont qui Al-Muja Ceux qui s'affichent publiquement, ceux qui vont prendre eux-mêmes l'initiative d'afficher leurs erreurs, d'afficher leurs péchés. Et vous connaissez l'histoire ici, le Facebook et, et compagnie tu vis chez toi à la maison Allah Azza wa t'a couvert avec quatre murs tu désobéis à Allah subhanahu wa ta'ala mais Allah Azza wa t'a laissé quand même une opportunité de revenir vers lui, de te repentir. mais toi non, tu vas prendre les photos tu vas tout documenter tu vas aller sur internet, tu vas dire regardez-moi, j'ai désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala et j'en suis fier Après ça, tu vas dire Allah Azza wa va me pardonner. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime as-sitr. C'est pour ça qu'en passant, est-ce que, est que nous en tant qu'êtres humains, on a le droit d'aller dévoiler les erreurs des autres Est-ce qu'on a le droit de le faire Si Allah Azza n'aime pas cette chose, est-ce que nous on a le droit d'aller pour essayer de, de trouver c'est quoi les erreurs cachées, ca, cachées, cachées des autres est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa est-ce que vous avez déjà vu dans, dans toute la vie du prophète sallallahu que même lui en tant que prophète il est allé pour chercher c'est quoi les erreurs secrètes des autres il y a une différence grande différence entre ma'asiyatun un péché qui est jahran que la personne affiche ouvertement quelqu'un qui boit de l'alcool mais qui le boit publiquement, ce sont pas mal à le dire si je vais dire tel frère qu'Allah le guide, il boit de l'alcool, ça c'est pas riba c'est pas de, de la médisance c'est lui qui s'affiche publiquement et il n'a pas n'a pas honte de le dire mais si quelqu'un entre ces quatre murs il fait ce qu'il fait est-ce que nous ça fait partie est-ce que nous Allah Azza wa nous a envoyé comme des juges pour faire le jugement de Yawm al hisab de Yaum al-Qiyama, aller chercher les erreurs des gens et ainsi de suite. Ce n'est pas notre travail. « Allah Ta'ala esturu ala man Yasha umin ibadihi » Et il n'y a personne aussi qui aime être dévoilé par les autres. Et imaginez ici que dans le hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité que ça, ça fait partie des, en quelque sorte, des presque des signes des hypocrites. Yama Sharaman amabilisanihi waam yatrolil imanu kalba, ceux qui ont cru avec leur langue, mais que le iman n'est pas entré à l'intérieur de leur cœur, il dit le prophète n'allez pas derrière les awarat C'est quoi les awarat C'est les parties découvertes, ou bien les erreurs, ou bien les failles des croyants. Et il dit après ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui cherche les failles des croyants, il y a des personnes qui aiment faire ça, c'est un peu leur hobby, leur passe-temps. C'est de chercher c'est quoi l'erreur de tel et de tel. Et... ah Une fois qu'il a trouvé il a trouvé un trésor ici, allez mettre ça sur internet. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, celui qui va derrière les failles des croyants, qui cherche volontairement, qui est à la quête des erreurs des croyants, qu'est-ce qu qu que qu'Allah azzawajal va lui dire, ou bien qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla va lui faire ?« Tattabba allahu awratah ». Allah Azza wa Jalla qui va aller derrière ses propres failles et Allah Azza wa Jalla va le dévoiler même de ce qu'il fait à l'intérieur de sa maison. Ça, ça c'est le sens du hadith authentique du prophète alayhi salatu wa sallam. Ce que tu fais aux autres va revenir sur sur toi. Et personne, comme on l'a dit. Il n'y a personne et ici, si vous avez on allait presque mettre ici un cadeau parce qu'on sait que, que personne ne va, ne, va, ne va avoir le cadeau en tant que tel. Sauf si une personne n'est pas sincère, elle, elle va dire un mensonge. Mais s'il si y a une personne ici qui serait à l'aise, que maintenant Allah Azza wa Jal va ouvrir son cœur, tout ce qu'il y a à l'intérieur de son cœur, ça va être mis ici, exposé devant tout le monde, qui est à l'aise avec ça, qu'elle lève l'âme. Il n'y a personne Il n'y a personne et il n'y a personne qui va être vo vo volontaire d'accepter une telle chose. Et si une personne dit « moi-même », je sais que cette personne-là, c'est un, un menteur pour certains. Parce que comme on va le voir, l'erreur est humaine, l'erreur fait partie de la, de la vie de l'être humain. On n'est pas des prophètes, on n'est pas infaillibles. C'est pour ça que Allah, Azzawajal, ça fait partie de sa bienfaisance, que Allah, Azzawajal, il nous couvre et il ne nous dévoile pas. Qui pourrait nous dire pourquoi est-ce que Allah, Azzawajal, ne nous dévoile pas, entre autres Quelle est la chikmah Quelle est la sagesse Quelle est la raison derrière ça Oui, Sinon, on ne peut pas vivre Imaginez si chacun ici, tout le monde peut connaître toutes les failles de l'autre personne, toutes ses erreurs, facilement, comme ça, base de données, ça va sortir. Fiche complète. Est-ce qu'il va y avoir un être humain qui peut vivre avec un autre être humain Impossible. La vie humaine va devenir répugnante. Il y a l'un des salafs, des grands savants de l'islam, dans le passé, des ancêtres, des pieux ancêtres, On a commencé à lui faire ses louanges. Toi, tu es le croyant et l'empieux ainsi de suite. Et il a dit, laissez-moi tranquille. Parce que ça, ça ne fait pas partie, c'est contraire à l'éthique prophétique. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit, « Ahthoufi waji al-madda'in, al, al, al ceux qui font trop de louanges. Il » Il y en a des personnes, il y, en, il y en a des extrêmes de tout, des formes de toutes choses dans l'espèce humaine. Parmi ces extrêmes, il y a des gens qui aiment faire trop de louanges. Toi, mashaAllah, regarde, aujourd'hui ton visage il est illuminé. Nourul Iman, mashaAllah, mashaAllah, mashaAllah, tabarakam. Et l'exagération. Et c'est comme ça qu'on fabrique des idoles. Prends un être humain qui est normal, on va faire de cet être humain l'idole de la journée. Et on va détruire la personne elle-même et on va aussi s'autodétruire. Alors, l'un des pieux ancêtres, on a commencé à lui faire les louanges et ainsi de suite. Il a dit, laissez-moi tranquille. Il a dit, si mes péchés avaient une odeur, il n'y a personne de vous qui va se rapprocher de moi. Et ça, ça s'applique à tous les autres êtres humains, excepté les prophètes et les messagers, et les salam donc Allah Azza wa Yasturu ala ibadihi » Et lorsqu'on commet un péché, parmi les choses à garder en tête ici, c'est de remarquer la bienfaisance d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sur nous, lorsqu'il n'a pas dévoilé notre péché, wallahu ta'ala, yuhibbu li'ibadihi, subhanahu wa ta'ala. <coughs> ومنها شهود حلم الله سبحانه وتعالى في ولو شاء لعاجله ولكنه الحليم الذي لا يعجل un autre point a remarquer lorsqu'on commet un péché juste après c'est de voir la bienfaisance d'Allah comment est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas écrit que la punition va venir après après le péché imaginez si Allah azza va nous punir pour chaque péché tout de suite après qu'est-ce qui va arriver n'aurait jamais eu d'être humain l'humanité aurait été réduite à néant depuis très longtemps Allah Azza wa Jal Allah subhanahu wa ta'ala Il nous accorde un délai Pas, tout, pas, pas toujours Parfois Allah azza wa jalla va décryter Que c'est le temps que la personne va être punie Mais Allah azza wa jalla Nous donne toujours des chances Un délai pour que la personne encore une fois Elle puisse revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala Et faire son repentir Avant la mort et avant de se Tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala Donc ça déjà en tant que tel Remarquez comment est-ce que T'as commis un péché Et même lorsque tu as commis un péché, Allah Azza il est bienfaisant envers toi dans cette situation en tant que tel. Incluant par le fait que Allah Azza ne t'a pas puni tout de suite. Tu en es sorti indemne. C'est comme quelqu'un qui fait un accident fou et après ça il va dire mais c'est incroyable, je suis encore vivant. Il n'y a rien qui m'est arrivé. Ça c'est la même chose. taala al تَعَالَا al-a'la c'est pour ça que comme on a dit toujours et ça ça s'applique aussi aux autres ça s'applique aussi aux autres on, on peut faire ici un lien entre un et entre aussi vouloir vous savez il y a il y a des gens encore une fois surtout de nos jours les, les gens sont devenus tellement individualistes égoïstes, excusez-moi même tellement mauvais sans même le savoir qu'ils aiment le mal aux autres ils aiment que, que le mal arrive aux autres ils ne cherchent que le mal aux autres même quelqu'un qui ne t'a pas fait de mal Allez lire ce que les gens écrivent, par exemple, sur Internet. Les musulmans, ceux qui ne sont pas musulmans, tout le monde. Tellement, subhanallah, tellement de commentaires pleins de haine. Et on ne parle pas ici de, de la haine envers les musulmans, autre chose, ça... Vous la connaissez. Mais on parle de, de n'importe quoi. Là. Des, des vidéos, ce qu'on appelle les vidéos, par exemple, virales. De n'importe quoi. Quelqu'un qui, qui, qui a fait une erreur, il a fait un accident. Quelqu'un qui est tombé par terre. n'importe quoi. Vous avez trouvé qu'il y a des gens, des milliers de personnes, plein de haine, que même avec des choses comme ça, les gens vont trouver une raison pour laquelle elles vont souhaiter le mal pour cette personne. Et ça, malheureusement, s'est passé même chez nous, en tant que musulmans, en tant que oumma du prophète sallallahu alayhi wa sallam et même entre nous je racontais ce matin dans la khutbah de Jumu'ah et je vais le répéter azza wa jall, parce que c'est important même si on sort un peu du sujet mais si, si on est ici pour parler de la spiritualité et des cœurs pour ne pas parler de nos erreurs qu'on fait au quotidien ça ne sert à rien là on est en train de vivre sur des nuages il y a de cela quelques jours j'ai personnellement vu on n'a pas dit ça je l'ai vu moi-même Une page internet publique de notre communauté ici même, dans cette ville, de notre communauté à nous, les musulmans. Page publique, les gens ne se connaissent pas. N'importe quelle personne peut venir et écrire. Et là, il y avait une sœur qui est venue pour demander de l'aide. Les détails du cas, ça importe peu. On n'a pas le temps de parler de ça. Demander de l'aide, une information... Lorsqu'elle a demandé l'information en tant que telle, elle a fait l'erreur de dire pourquoi est-ce qu'elle a besoin de cette information. Parce que mon mari, tac, tac, tac, tac, tac, et moi, tac, tac, tac, c'est tout. Alors, s'il vous plaît, si quelqu'un peut me donner cette information. Et là, c'est incroyable. Moi, personnellement, je ne pouvais pas, wallahi, je ne pouvais pas y croire qu'il y a tellement de musulmans qui sont prêts à faire ça en quelques minutes. Je ne pouvais pas imaginer ça, subhanallah le nombre de commentaires, des dizaines et des dizaines et des dizaines de commentaires, en quelques minutes, dans lesquels les gens ouvertement déploient leur haine envers le mari de cette femme qu'eux ne connaissent même pas, ils connaissent ni le nom de la personne, ni le nom de la famille, ni ces gens-là, c'est qui exactement, ni l'histoire en détail. Ils ont, se sont fait une histoire eux-mêmes dans leur tête Et là, de la haine, subhanallah, incroyable. Ton mari, ce n'est pas un homme. Ton mari, ce n'est pas un musulman réel. Ton mari, il y a même quelqu'un qui a dit, dis à ton mari de ne plus acheter la viande halal parce que lui n'a rien à voir avec la religion de l'islam. Pour une futilité, l'histoire en tant que telle, c'est une futilité. Là, c'est incroyable, c'est incroyable. C'est incroyable. Prophète, sallallahu alayhi wa sallam, pourquoi est-ce qu'on parle de ça Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Mu'ad, radiyallahu anhu, Il lui a dit, « Ya Rasulallah, est-ce qu'on va être questionné sur ce qu'on dit, sur nos langues ?» Parce qu'il y, y a des gens qui pensent que le mal, c'est seulement ce que tu fais avec ta main. Moi, je n'ai jamais volé de l'argent, je ne suis pas un voleur de portefeuille. Je n'ai jamais frappé quelqu'un, je n'ai jamais fait de mal. Parfois, la pire forme de mal, c'est la langue. C'est pour ça qu'il a dit, « Ya est-ce que notre langue, est-ce qu'on est responsable de ce qu'on a dit ?» Ce qu'on dit, alors le prophète S.A.W. a dit, c'est quoi la chose qui va faire en sorte que les gens vont se retrouver de leur visage, le visage va se retrouver en enfer, ou l'iyadu billah, à part la langue. C'est quoi qui va causer ça à part la langue Et le prophète Sallallahu sallam dans le hadith authentique, il a dit, celui qui me garantit, celui qui me garantit sa langue et ses parties intimes, je lui garantis le paradis. Hadith authentique du prophète alayhi wa sallam. La langue, c'est grave. Tu peux passer des milliers d'années, des milliers on n'est pas en train d'exagérer ici, des milliers d'années en enfer pour un seul mot, pour une seule phrase. Déjà, si quelqu'un t'a fait du mal, si quelqu'un t'a fait du mal, tu connais la personne et elle t'a fait du mal, Tu peux réclamer ton droit, mais tu ne peux pas transgresser. Tu ne peux pas aller plus loin que le mal que l'autre personne t'a fait. Maintenant, imagine quelqu'un que tu ne connais même pas sur Internet et tu vas commencer à t'acharner sur cette. Quelqu'un, tu n'as aucun lien avec cette personne. Laïsam min Sha'anik, ce n'est pas tes affaires. Mêle-toi tes affaires. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quoi? Men fi muslimin. fi celui qui accuse un musulman celui qui colle une description un attribut à un musulman qui n'est pas véridique si je, dis, si je dis à une personne à une soeur ton mari wa rahmatullah, ton mari n'est pas un bon musulman ou bien je vais dire à un frère ton épouse n'est pas une bonne musulmane sans que je connaisse l'autre personne alors qu'est-ce qu'il a dit le prophète wa il dit cette personne là adkhalahu Allah radghat al-khabal dans le hadith authentique Allah azza wa jalla va le faire entrer le jour dernier dans une place qui s'appelle radghat al voulez pas savoir c'est quoi cette place parce que cette place les savants disent c'est les déchets des gens de l'enfer waliyad billah ça c'est hadith authentique حتى يخرج مما يقول jusqu'à ce que tu dois en enfer tu dois prouver que témoin était véridique que l'accusation vers l'autre personne ramène la preuve pour sortir de cette place. Pourquoi s'entacher de tellement de... de péché et de mal Après ça, on se plaint. Pourquoi est-ce que les autres communautés, les autres nations nous détestent Si on se déteste nous-mêmes, si moi je fais du mal moi-même aux autres musulmans, c'est normal que Allah Azza va m'envoyer quelqu'un de plus fort que moi qui va me faire aussi moi du mal, c'est normal, c'est la logique, c'est la justice de cet univers. Il ne faut pas se plaindre. Alors pour revenir ici, le croyant, attention ici, le croyant, il faut toujours avoir cette balance. En réalité, c'est deux pôles, et les deux pôles sont nécessaires. Les deux pôles, c'est quoi La foi, c'est avant tout moi-même. Nafsi, nafsi. Première chose. Deuxième chose, essayer d'être utile aux autres et de leur passer, passer le message d'Allah Azawajal et de les appeler vers Allah Subhanahu wa Taala. Ces deux pôles qui sont indissociables. Et il y a des gens qui te disent le plus important, regarde telle personne a fait telle erreur, telle personne a fait telle erreur. Regarde ce qu'il fait l'autre et regarde ce qu'il fait l'autre. Haram police. Si je me colle seulement, si je me concentre seulement sur les erreurs des autres et je m'oublie moi-même, il y a un sérieux problème. Et aussi, il y a des personnes qui vont vers l'autre extrême, qui disent, non, non, khi, laisse tranquille les autres, c'est celui qui veut désobéir à Allah, celui qui veut faire le mal, celui, pas de tes affaires, toi-même. Et ça aussi, c'est faux. Et on a déjà parlé de ça, on va parler dans les détails encore une fois. Alors, c'est quoi le vrai Le vrai, c'est qu'il y a une balance entre les deux. J'essaie d'être le plus proche moi-même d'Allah, et après ça, j'essaie aussi que, de ramener les autres vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais mais mais mais mais ça doit toujours rester que la priorité c'est qui? Moi, Moi même. Nafsi, nafsi Le jour dernier, les prophètes, même les prophètes, ils vont dire quoi? Nafsi nafsi. Moi même, myself. Parce que le marra. Le jour dernier, il n'y a pas de gang, il n'y a pas de clique Il n'y a pas de groupe d'amis, il n'y a personne, il n'y a pas de famille, il n'y a rien. Chacun va venir tout seul devant Allah Azza wa Jal. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran Karim, que le jour dernier, tout le monde, Tu vas prendre la fuite de tout le monde. Le jour dernier, tu vas dire à tout le monde, laissez-moi tranquille. Tes parents, tes enfants, ton épouse ou époux, Tes amis, tes frères, tes sœurs, tout le monde, tu vas leur dire, laissez-moi tranquille, parce qu'il va y avoir des gens qui vont venir le jour dernier pour réclamer ton aide. Ah, on était de bons amis dans cette vie du bas monde. S'il te plaît, tu peux passer dix hasanettes là, dix, dix, dix bonnes œuvres, parce que j'ai besoin de faire là-bas. J'en ai, ai pas assez pour entrer au paradis. Chacun va dire, laissez-moi tranquille, je vais prendre la fuite. Il y a ferro. Alors. On doit se concentrer si on regarde les erreurs des autres pour faire amr bil ma'ruf wa an 'anil munkar ou pour faire da'wa ilallahi Allah Azza wa Jall d'appeler les autres vers Allah Subhanahu wa Ta'ala c'est bien mais si on regarde les autres les erreurs des autres pour que ça devienne notre vie al-qayl wal qal wa kathrat as-su'al li-naw'al des autres là y a un Ya ayyuhal ladina amanu 'alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha idha kum kama qala Allah Subhanahu wa Ta'ala ومنها معرفه العبد كرم ربه في قبول العذر منه اذا اعتذر اليه regardez ici la beauté de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et la bonté d'Allah azza wa qui a révélé cette religion un autre point ici qu'il faut toujours remarquer c'est la bonté d'Allah azza wa jall qui se représente sous cette forme qui est le fait que Allah azza wa jall malgré tes erreurs malgré tes péchés Il te donne toujours l'opportunité de te repentir sans être sans être puni. C'est beau ou c'est pas beau ça? Où est ce que tu vas qui pourrait nous dire ici où est ce que tu vas retrouver cette, ce point, cette bonté, chez autre que ton Créateur, chez autre que Allah subhanahu wa ta'ala? Où est ce que tu vas retrouver ça? Tu fais le mal, tu fais des erreurs, tu commets des péchés, Allah te dit, tu es encore vivant, tu peux encore faire le repentir, et après la taouba, Allah va te pardonner, tu ne vas pas être puni, Fini. Mieux encore, comme on va le voir, Allah, dans certaines situations, ça c'est le secret de la soirée, entre parenthèses, mais c'est dans le Qur'an. C'est un secret, mais on ne peut pas le cacher, parce que c'est la religion d'Allah. Le bonus, c'est quoi أُولَا إِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ Hassanet. Dans certaines situations, tes péchés, tes erreurs vont devenir... Allah Azza va les transformer en bonnes œuvres si tu fais le repentir. Tu vas être payé pour tes erreurs du passé. Imaginez, tu rentres, tu vas en cours, là le juge il va juger et tout, et toutes les preuves sont contre toi, il y a des témoins et ainsi de suite. Mais parce que tu as dit pardon et je m'excuse et c'est moi qui avais tort et je ne vais plus refaire la même chose, Le juge va te dire, tu sors comme si, de, comme si rien ne s'est passé et en plus de ça, prends de l'argent avec toi. Est-ce que vous allez trouver ça quelque part Non. Dans cette vie du bas monde, avec les créatures, que ce soit avec nos familles, nos proches, nos amis, même, nos pro même tes propres parents, même tes meilleurs amis, il y a un seuil de, de tolérance. Il y a un seuil de tolérance. Ton meilleur ami, si tu, lui promis, <coughs> si tu lui promets que demain tu vas lui ramener le livre pour préparer l'examen et que tu es trop paresseux, tu ne te réveilles pas le matin ou autre chose et que tu ne ramènes pas le livre, si c'est vraiment un bon ami, il va te pardonner. D'autres personnes ne vont pas te pardonner. Mais même ton meilleur ami va avoir un seuil d'erreur. Après certaines formes d'erreur, cette personne-là va te dire on ne se connaît plus à partir d'aujourd'hui et je ne vais jamais te pardonner. Même chose pour tes parents, même chose pour ton épouse ou ton époux ou tes enfants, la même chose. Auprès de la justice qui est le système en tant que tel, le système de justice fait par les êtres humains, c'est la même chose. Ce que vous avez déjà entendu parler, ça arrive combien de tant qu'un criminel, quelqu'un commet un crime et après ça il va dire « Je reconnais mon crime et je demande pardon, il sort, pas de problème, tu as demandé pardon, il sort même les gens qui ont regretté et qui ont des remords, et qui ont, et qui ont, et qui ont, dans la majorité des cas, sauf si c'est vraiment un petit crime là, on va leur dire, on va réduire votre sentence de 25 ans, ça va devenir 10 ans, mais tu vas payer cher. Allah Jal, il te donne encore l'opportunité, tant que tu es en vie, de faire le repentir fini. C'est pour ça que Allah Azza wa Jal il est arhamu arrahimi. Il n'est pas seulement le miséricordieux, il est le plus miséricordieux des miséricordieux. Il n'y a pas de limite à la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Il n'y a pas de limite au pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, Allah Azza wa Jal, il le cite clairement lorsqu'il dit subhanahu wa ta'ala inna Allah ya ghafiru dhanouba jami'an. Allah Azza wa Jal, il pardonne Tous les péchés. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire tous les péchés Il n'y a pas d'exception. Mais pour qui Pour la personne qui va faire le repentir. Il n'y a pas d'exception. Comme on a dit, à part Allah tous les êtres humains, les créatures, chaque personne, même la personne la plus tolérante, la plus miséricordieuse, va avoir un seuil de tolérance. Que au dessus d'un certain niveau, c'est-à-dire... Oui. Si, Allah Azza wa le chèque si tu fais le repentir On parle ici dans, après, après le repentir Parce qu'il y a le pardon d'Allah Azza wa Sans le repentir il y a le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala avec le repentir Sans le repentir, ça veut dire Allah Azza wa Il te pardonne même si tu n'as pas fait le repentir Ça, ça peut arriver parfois Ce n'est pas, pas une garantie, ce n'est pas un droit Ce n'est pas un droit acquis Mais Allah Azza wa Inna <t> Allah la yaghfiru ayyush Wa yagfiru maduna dhalika liman <'en> Yasha. Si Allah Azzawajal veut pardonner à quelqu'un qui a bu de l'alcool et qui est mort en buvant de l'alcool, même s'il n'a pas fait le tauba, si Allah Azza wa veut pardonner, il va lui. Pardonner, ce n'est pas, pas de nos affaires. Entre lui et entre Allah Azza wa même s'il n'y a rien qui est garanti, personne ne peut dire ah, Allah va me pardonner, tu sais pas. L'immeuble Yasha. Mais avec repentir, si la personne elle se repent avant la mort, il ya firud dunouba, jami'an. Sinon pourquoi est ce qu'il y a des gens qui se convertissent qui, qui se convertissent à l'islam? Qui étaient d'Anchir et qui deviennent musulmans Non. Oui, bien sûr. Ça c'est. Il y a. Il y a des gens que lors de, du temps de Sahabah radiallahu ils sont sortis de l'islam après ça, ils ont refait une deuxième tawbah. Tout maradjou ilam, Vous Comprenez. Tous les pèches. Il n'y a pas d'exception. Il n'y a pas d'exception. Certains ulama, ils ont parlé d'un petit point, mais ce petit point, on peut dire c'est presque de la philosophie. Ce n'est pas, pas réaliste après, après le temps du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Une seule chose qui est « Man qata la nabiyyan »« Celui qui a tué un prophète ah, » Ça, c'est pour les nations avant. Ça ne nous, ça nous, nous regarde pas. On n'a pas à parler de ça. Après le prophète, ça il n'y a plus de prophète. Vous comprenez Mais tous les péchés qui existent aujourd'hui sur cette terre, la miséricorde d'Allah, azzawajal, est toujours ouverte. Tant que la personne... Elle va faire sa tauba avant la mort, avant l'instant de la mort. À l'instant de la mort, La porte est fermée. Ou, le jour où le soleil va se lever de l'ouest. إِذَا طَلَغَاتِ Ça, c'est un signe de la fin des temps qui va vouloir dire que la porte de la tawba elle est fermée. يَوْمَا idin la yanfa nafsa imanaha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanaha khayra kama qala Allah azza wajha c'est clair n'am je parle des deux personnes qui parlent je vois de man d'ailleurs vous avez dit c'est premier c'est c'est une seule personne les deux les deux je pense pas qu'on a mentionné deux c'était une seule personne vous avez dit deux personnes c'est moi je me rappelle pas. peut catégorie de personnes wallahu Et en plus de ça écoutez ce qu'il nous dit Imam Ibn Al-Qayyim pas seulement que Allah Azza il te donne encore l'opportunité de te repentir t'as pas puni subhanahu wa ta'ala après le péché il continue à t'accorder le bien Imagine si quelqu'un te fait du mal et il demande pas pardon Imaginez si cette personne, après le mal qu'elle t'a fait, tu commences à lui faire du bien. Combien de personnes sont capables de faire ça Presque personne. Et même les personnes qui vont le faire, ça va être lourd. On va donner ici un exemple d'un grand croyant. On parle ici du haut niveau. Abu Bakr, Allahu ta'ala, Anhu. Il prenait en charge un homme qui était pauvre. Lui donner, là, Sadaqa, il le prenait en charge financièrement. Lorsqu'il y a eu un ifq, al ifk ça veut dire l'événement lors, du lors duquel il y a des gens qui ont accusé Aisha radiyallahu anha l'épouse du prophète sallallahu alaihi wasallam dans sa dignité radiyallahu taala anha lorsqu'il y a eu al l'ifk cette personne qui était prise en charge financièrement par Abu Bakr, elle était parmi les personnes qui ont parlé contre Aisha radiyallahu anha Aisha radiyallahu anha sinon seulement l'épouse du prophète sallallahu alaihi wasallam le meilleur ami de Abu Bakr anhu. Pire anhu que ça c'est la fille de Abu Bakr radi taala imagine quelqu'un que toi tu le prends financièrement en charge depuis des années que après ça et il vit encore avec ton argent et il accuse ta propre fille dans sa dignité qu'est-ce que tu veux? tu vas tu vas devenir fou de, de colère contre une telle personne et Abu Bakr anhu il a dit juste après ça il a dit, je coupe toi tu vas plus recevoir même avec son haut niveau de bonté, Abu Bakr radiallahu anhu. Après ça, Allah Azza wa jalla il a révélé le verset dans lequel il dit à Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu de continuer à faire son bien. Li subhanahu wa ta'ala. Et Abu Bakr a repris sa contribution financière envers cette personne. Vous comprenez Donc, même Abu Bakr radiallahu anhu, si ce n'était pas ce verset dans le Coran, il va lui dire « Je ne fais, fais plus de bien envers toi. Je te fais du bien et tu me fais du mal. » Allah Azzawajal, tu lui désobéis, il te laisse en vie, te donne l'opportunité de te repentir, et en plus de ça, il continue sa bienfaisance envers toi. C'est ça ce que les, les êtres humains ne comprennent pas. Les êtres humains sont ignorants. La, la plus grande ignorance c'est quoi Qui pourrait nous dire, c'est quoi, quoi la plus grande ignorance La pire ignorance. L'ignorance la plus grave. Les gens ils pensent l'ignorance, ah C'est ne sais pas comment utiliser des applications, c'est ne pas comment mettre des, des photos sur internet, oh, regarde, regarde, c'est pas comment, il n'a jamais touché un téléphone. C'est quoi la plus grande ignorance Oui, al Muraqab, oui, ça c'est la forme d'ignorance. Mais ici on parle du sujet en tant que tel, de l'information. Le dîner plus particulièrement. Allah djahlukabi rabbik. Ignorer ne pas connaître ton Seigneur, ne pas connaître ton créateur, il est qui C'est grave. La connaissance la plus noble, c'est connaître Allah subhanahu wa ta'ala. Et la pire ignorance c'est ignorer ce qui Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois malheureusement, même beaucoup de musulmans ne connaissent pas Allah subhanahu wa ta'ala parce que Allah il est Ghafour Rahim, il est Razzaq quand ils ont besoin d'argent de cash, Allah il est Razzaq. Ça, en passant, ce n'est pas, pas, pas si profond que ça en tant qu'Islam, là. Comprenez Parce que même euh, le, le, le fameux bill, dollar, ça dit « God we trust ». Même eux, ils connaissent que Allah, il est « Ar-Razzaq ». L'Islam, c'est plus profond que ça. Le Coran il est là pour nous dire qui est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est de ce genre de noms et d'attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'on doit se rappeler et de euh, toujours l'avoir. la voir incha'Allah c'est pour ça que comme on a dit ah c'est ça le point auquel on s'était arrêté donc pourquoi est-ce qu'on parlait de la connaissance d'Allah plusieurs êtres humains plusieurs personnes lorsqu'elles font des erreurs dans sa tête regarde je viens de commettre quelque chose de très grave parce qu'avant ça je vais commettre quelque chose de grave Je ne sais pas qu ce qui va arriver après, mais là, personne va commettre la chose qui est grave. Et juste après, mais il n'y a rien qui se passe. Le business, le commerce, ça marche très bien. Je suis en très bonne santé, je respire. Hamdulillah, je suis en vie. Ça veut dire, il n'y a rien qui arrive. Allah n'est pas en colère contre moi. Alors, s'ils oublient que Allah Azawajalla. Il est bienfaisant parce que de ses noms, est, il est al Muhsin subhanahu wa ta'ala. Il ne te donne pas l'argent parce que tu mérites l'argent. Il ne te donne pas la santé parce que tu mérites la santé. Il te le donne parce qu'il est bienfaisant, subhanahu wa ta'ala. Il te le donne parce que c'est la dunya, ce n'est pas le paradis ici. La dunya auprès d'Allah, Azza wa n'a aucune valeur. Ce n'est pas une récompense. Et il te le donne parce qu'Allah, Azza wa aussi, il t'éprouve avec. Il te teste si c'était qu'à chaque fois qu'on va commettre un péché on va tomber malade il n'y a plus d'épreuves peu de personnes vont commettre des péchés parce qu'il n'y a personne qui veut être malade il n'y a personne qui veut être pauvre et il n'y a personne et il n'y a personne mais Allah Azza il nous éprouve même si on va lui désobéir subhanahu wa ta'ala sa bienfaisance va continuer envers nous et on doit voir ça comme un signe positif de la bonté d'Allah subhanahu wa ta'ala pas de dire que ah, Allah subhanahu wa ta'ala ne punit pas finalement c'est pas si pire que ce qu'ils disent c'est comme ça qu'il y a des personnes qui pensent <rire> un autre point très intéressant aussi lorsqu'on commet un péché lorsqu'on désobéit à Allah subhanahu wa ta'ala un autre angle À garder en tête C'est En yukammila li abdihi marati Bad dhulli wal khudu'i wal inkisari Baina yadai bien ça Encore une fois Pourquoi La question qu'on se pose ici Qu'est-ce que je viens de faire Je viens de commettre un péché Qu'est-ce que cela veut dire Et pourquoi est-ce que ça s'est arrivé Pour tel, tel, tel, tel Tous les points qu'on vient de mentionner Tu peux ajouter un autre point Pourquoi est-ce que même le croyant ça lui arrive de commettre des péchés Parce que Allah Azza il veut faire ressortir ta modestie, ton humilité, et Allah Azza si on peut dire, si on peut exprimer ça de, avec, avec les mots suivants, Allah Azza wa Jal veut faire Fondre ton arrogance. Si l'être humain ne faisait pas d'erreur, l'être humain va se prendre pour qui Pour un dieu. Mais Allah, Azzawajal, veut faire ressortir ton caractère humain, subhanahu wa ta'ala, à travers ce qadar qu'il a écrit, subhanahu wa ta'ala. écoutez bien ça. « Fa'innan nafsa fiha mudahatun lil rububiyyati » ولو قدرت نقالت كقول فرعون ولكنه قدر فظهر وغيره عجز فأضمر كنت bien ces mots ces paroles c'est intéressant ça c'est de la psychologie ce qu'on est en train de de lire c'est en islam il y a tout même de la psychologie ça existe parce que la psychologie c'est la connaissance de l'être humain et il y a pas mieux qui va il y a pas une meilleure source pour te parler de l'être humain que le créateur de l'être humain subhanahu wa ta'ala et sa religion. Il nous dit imam Ibn -Qayyim, que l'être humain, notre ego à l'intérieur, elle a ce potentiel d'arrogance tellement puissant qu'il tend même à aller vers la seigneurie. Ça veut dire si l'être humain, si Allah va laisser l'être humain à lui-même, va le laisser prendre le chemin comme ça et ouvrir toutes les portes que l'être humain voudrait ouvrir. L'être humain va arriver à un certain niveau auquel il va dire, je suis le Seigneur, je suis Arabe. Est-ce que c'est déjà arrivé Oui, qui Pharaon. Ce pas seulement Pharaon, il y a un contre Ibrahim, contre le prophète Ibrahim, il a dit, il a dit, Oumit, c'est moi qui donne la vie et la mort aux autres. Et ça existe jusqu'à aujourd'hui. Mais des personnes qui arrivent à ce niveau, c'est une minorité de, de l'humanité. Mais l'autre majorité de l'humanité, que ce soit les gens qui sont guidés ou bien les gens qui sont égarés mais qui ne sont pas arrivés au niveau de Fera'ud, il nous dit l'imam Ibn al-Qayyim que tout le monde, bien sûr ici excepté les prophètes et les messagers (alayhi salam), mais que tout le monde à ce potentiel de devenir un pharaon. Tous, on a le potentiel de devenir pharaon. Qu'est-ce qui a fait la différence? قَدَرَ فَأَظْهَرَ Pharaon il était capable et il a montré. Les autres, on est incapable et on cache. Et bien sûr, Allah Jalla il nous en préserve. Subhanahu wa taala. savez combien? Juste ici là. On est à l'intérieur de la halqa, alhamdulillah. On est ici en train d'apprendre la religion. Tout azza wa jal. Si aujourd'hui, Allah subhanahu wa ta'ala, juste avant la halqa aujourd'hui, si Allah, azza wa il nous avait donné à tous, de façon soudaine, la richesse, la grande richesse, les milliards et le pouvoir, vous savez c'est quoi le pouvoir Pouvoir, ce n'est pas un poste. Pouvoir, ce n'est pas de devenir seulement ministre. Pouvoir, c'est avoir cette capacité de contrôler des masses d'êtres humains. Faites et ils vont faire. Ne faites pas et ils ne vont pas faire. Si on avait eu ces moyens de façon soudaine, juste avant la halaqa, combien de personnes vont venir ici et vont continuer à venir ou bien ici ou ailleurs à apprendre leur religion et combien de personnes vont soudainement se transformer en un pharaon nouveau pharaon de nous parmi nous combien Allahou Taala aعلم nous dois savoir qu'on a tous potentiel ونفس وما سوَّاها فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا chaque être humain a le potentiel d'être une personne extrêmement pieuse et chaque être humain aussi a le potentiel de devenir un un pharaon sauf qu'il va avoir un pôle qui va être faible ou renfermé, et un autre Paul qui va être plus fort et qui va prendre le dessus. C'est clair Aussi, comme on a dit, il y a le contexte aux alentours. Il y a tellement de personnes qui aimeraient faire tellement de dégâts et de mal dans le monde, mais qui sont incapables. Comme on a dit, la dernière fois, le gars n'est même pas capable de payer son propre loyer. Alhamdulillah. On a déjà parlé de ça la dernière fois qu'il y avait même un verset dans Al-Qur'an, Al-Karim qui parle de ça. Alors comment est-ce qu'Allah Azza wa il développe en nous, il fait ressortir notre modestie, notre humilité en tant que croyant auprès de lui. Parce que c'est quoi la religion c'est quoi La religion c'est quoi En un seul mot. al ribad c'est l'adoration. « al wal-insa Lia Boudoun, le frère, il a dit quoi? On a entendu. Vas-y, ouais. Le comportement, ça c'est pas mal comme réponse, c'est une bonne réponse. Sauf que le sens que les gens donnent à cette réponse, c'est bien que le frère a dit cette réponse. Le sens que les gens donnent à cette réponse, c'est là où se trouve le problème. Parce que les gens ils disent, la religion c'est le comportement dans le sens que la religion c'est ton sourire et je sais pas quoi. C'est ça, ça la religion. Oui la religion c'est le comportement. « Inna ma wa la ala khuluqin et ainsi de suite. Mais il faut comprendre que le comportement, c'est quoi son sens Le comportement, c'est ton capacité d'être juste et équitable dans toutes tes relations, incluant avant tout ta relation avec Allah Azza wa Jal. Et Al mu'amala avec Allah, c'est quoi C'est l'aibada. C'est ça ce qu'on appelle l'aibada d'Allah subhanahu Donc c'est une bonne réponse, mais les gens font le twist, transforment le sens pour, que, pour limiter la religion, juste un peu de socialisation, social skills, comme ils appellent ça. Oui, Akhir. Såhär, döda är ibad eller är det inte ibad? Bara Allah välsigne dig. Med Islamens principer är det ibad. Låt dig göra till Allahs hov. Och vad han skapade jennar och människor förutom att de äger honom. Ibad är inte ibad. Det är en lång jagab. Det handlar om humilitet, lämndesti, att vara med kärlek. Att vara nysam för Allah, Allah humild för Et attention ici, la modestie, avant tout, c'est la modestie de quoi La racine de la modestie auprès d'Allah, elle se trouve où C'est simple. Le cœur. Il n'y a, a, a rien qui est compliqué ici, c'est la religion. Donc, ne soyez pas gênés. Ah, peut-être j'ai la mauvaise réponse. La racine de la ibada de l'humilité, de la modestie devant Allah Azza wa elle se trouve à l'intérieur du cœur. C'est pour ça dans al-athar, dans une narration, لو خشع قلبه لخشعت جوارحه. Si le cœur il est modeste lors de la salat devant Allah Azza wa le corps aussi va être modeste. Si vous voyez quelqu'un dans sa salat, en train de faire la salat et là Est-ce qu'il y a khouchoua dans le cœur Fort probablement que non. Sauf si n'y personne, je ne sais pas moi, elle a un problème, de maladie de peau ou autre chose, ça, Allahu Lakin, en général, il y en a même qui... On regarde son, son heure, prends prend le téléphone, ça arrive. On ne peut pas imaginer qu'une personne comme ça ait le khouchoua, la concentration dans la salade. Impossible. Lahu khacha'a qalbuhu la Et en même temps, la modestie Attention ici, point très très important La modestie Ce n'est pas de De s'efforcer à fabriquer une fausse modestie Devant les autres Modestie physique Ça veut dire Parce que moi je suis censé être un bon croyant Je il y a La modestie c'est devant Allah Azza wa Devant les êtres humains C'est pas à, pas, c est, c est pas ça la foi Devant les êtres humains Parce qu'il y a des gens qui pensent Le croyant, le musulman doit marcher comme ça Parce qu'il est modeste devant C'est pas ça le sens Tu es modeste devant les autres, oui Ça veut dire Tu n'es pas arrogant devant les autres Mais tu n'es pas aussi moindre que les autres C'est pour ça Aïcha radiyallahu ta'ala anha Une fois elle a vu quelqu'un se comporter comme ça, comme le, le gentil croyant très modeste et ainsi de suite. Il a dit que Omar radıyallahu anhu, il était plus modeste que cette personne. La personne qui va venir pour dire moi je suis plus modeste auprès wa azawajal que Omar radıyallahu anhu. Tu es qui? Mais il a dit, elle a dit Aisha radıyallahu anha, voilà qui il était, il a Wa Ida Dara bawija. Muymar radialla wa Lorsqu'il parlait, il se faisait entendre. Ça veut dire qu'il parlait fort parce qu'il était fort physiquement. Et lorsqu'il donnait un coup à quelqu'un, il va lui faire mal. Wa Ida Dara bailé <mum> à l'écran. C'est clair. Donc la modestie, c'est avant tout la modestie du cœur. Tarkha'u lillahi subhanahu wa ta'ala Wa tadillu lillahi ta'ala Comment est-ce qu'un péché Va faire ressortir cette modestie Regardons ensemble Inch'Allah, Les quatre niveaux de modestie Ou bien d'humilité de, Devant Allah azza wa jal Comment s'appelle encore une fois L'humilité en arabe Qui pourrait nous rappeler L'humilité en arabe Il y a plusieurs mots Mais on vient d'utiliser un qui est le plus simple Khochur, c'est bon. Abdul, c'est bon. Et el? Tawadu'l, inkisar. El-ubudiyya, ou el-ibada. Abdun. Abdun, serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah. Au féminin, c'est amatullah. Abdullah, c'est le serviteur d'Allah azza wa Jalla. Ça vient encore une fois de ce sens, d'humilité devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quoi Abdullah? Voyons les... Niveau de Ibadullah. Est-ce que Ferraun il est Abdullah? Oui et non. Dans un sens il l'est, dans un sens il ne l'est pas. Pourquoi? On va voir ensemble, inshaAllah. Le premier niveau de Abdullah de Uboudia, de modestie, d'humilité, c'est un niveau qui est commun entre toutes les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les créatures d'Allah Azzawdal sont ibad d'Allah subhanahu wa ta'ala. Waqulluhum atihi aw ahda. InshaAllah, quand je vais me rappeler du verset, je vais le citer, inshallah. Je pense que c'est dans Surat Maryam Mais sama waati wa al ardi illah atir rahmani abd. Le jour dernier, toutes les créatures des cieux et de la terre vont venir comme abd. Comme serviteur d'Allah Azza wa Jalla. Ça, ça inclut Shaytan, Iblis, ça inclut Faraon, ça inclut tout le monde. Et ça, c'est Ibadatul Qaha. Si tu es abd malgré toi. Est-ce que Faraon, dans ce sens, il est abd d'Allah? Dans ce sens? Oui. Est-ce que Iblis, dans ce sens, il est abd d'Allah? Oui. Pourquoi? Parce que malgré lui, c'est un serviteur d'Allah Azza wa Jalla.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 en islam, il n'y a pas de soumission à un autre être humain, parce que c'est ça, ça le message qu'il véhicule à travers les, les médias. Qu'en islam, il y a la soumission, ça veut dire un être humain qui est soumis à un autre être humain et tout. Et tout ça, ça vient de leur religion, à eux, leurs problèmes à eux, problème eux qu'ils ont importés après ça, qu'ils qu avaient. Soumission de la femme devant l'homme, soumission des croyants devant euh, l'église ou bien l'institution religieuse ou autre chose. Ça, on n'a pas ça en islam. Mais on a une seule soumission tu es soumis à Allah Azza wa Volontairement, avec bonté de ton cœur, tu es un croyant. Involontairement, tu es un mécréant, mais tu l'es malgré toi. Est-ce que vous connaissez un être humain qui est insoumis vraiment Est-ce que ça existe dans la vie Impossible Impossible Parce que s'il y avait un être humain qui était insoumis à son Créateur... Qui était libre La liberté absolue. Ce serait un être humain qui va contrôler son quotidien, sa vie, ses événements, la météo. Moi, je suis insoumis, je suis libre. Aujourd'hui, je veux que ce soit le soleil. Et je vais la voir, mon soleil. Parce que je suis insoumis, je suis libre. Non, tu vas voir la neige. Tu vas voir le froid. Ou le contraire, j'aimerais ça aujourd'hui. Je suis insoumis, je veux avoir la neige. Tu vas avoir aujourd'hui le soleil à la place. Ce qu'il y a à être humain, question très simple. Et ça, c'est le genre de question avec lesquelles il faut commencer toujours lorsque tu parles avec ce genre de personne arrogante. Pour que la personne réalise un peu que c'est comme c'est comme un ballon là, c'est grand, mais à l'intérieur il y a juste de l'air. tu fais pouf, La personne qui prétend être tellement libre, je suis maître de moi-même, est-ce que tu as choisi tes parents Non. Tu as choisi ta date de naissance Non. Tu as choisi ton lieu de naissance Ta famille Ton origine Ta race Est-ce que tu peux choisir ta date de décès Ton lieu de décès Non. Et c'est non pour tout le monde. Et c'est ça, c'est ça, c'est les points principaux pour définir un être humain. Ton acte de naissance et ton acte de décès. Le début et la fin. Et, et tous les détails qu'il y a entre eux, entre tout ça. Chaque être humain a plein de choses. Celui que. Ah oh, moi, quand j'étais jeune, je voulais tellement être médecin. Et malheureusement, pendant toute ma vie j'ai fait tel job on va, va pas mentionner des détails pour que des gens ne se mettent pas en colère <rire> pendant toute ma vie je voulais m'acheter une maison ça n'a jamais fonctionné pendant toute ma vie alors tu ne contrôles pas ta vie tu peux lire tous les livres de développement humain et de stratégie, de planification et de je ne sais quoi que tu veux Tu peux aller à toutes les universités du monde. Tu ne vas jamais avoir le savoir. Et ce savoir qui va te permettre de contrôler pleinement ta vie. Tu es soumis malgré toi au monde extérieur qui est beaucoup plus puissant que toi. Et ce monde extérieur-là, son créateur, c'est qui C'est Allah subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alami. C'est pour ça que tous les êtres humains sont des abdes d'Allah Azza Qu'ils le veuillent, qu'ils le reconnaissent ou bien qu'ils ne le reconnaissent pas. Et le jour dernier, tout le monde va le reconnaître. Après la mort, il n'y a personne qui va débattre et qui va dire « Moi, je suis insoumis. » Tout le monde va dire « Moi, je suis abd d'Allah subhanahu wa ta'ala. » Deuxième niveau maintenant, de oboudia, de abd, c'est les serviteurs d'Allah qui sont contents d'être serviteurs d'Allah. C'est être serviteur d'Allah à travers l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. « Dullu at -ta que lorsque Allah Azza il te dit viens faire la prière tu vas dire quoi J'ai écouté et j'ai obéi et ça c'est écoutez bien ça c'est très important ça d'un côté c'est c'est une humilité une modestie mais une modestie de noblesse Parce que ça fait de toi un être qui est vraiment libre. Parce que la vraie liberté, c'est quoi C'est d'être soumis pleinement à ton créateur et qu'il n'y ait pas d'autres soumissions. Le seul à qui je vais toujours obéir, c'est mon créateur. Make sense. Il n'y a personne qui peut te blâmer pour ça. Tous ceux qui refusent d'obéir à Allah, tous ceux qui refusent d'être des serviteurs de leur créateur. Qu'est-ce qui va leur arriver dans cette vie du baman qui pourrait nous trouver la belle réponse magique ici Hein Serviteur de Dunya donc Tu es presque arrivé à la, à la réponse finale. L'image, le scénario dans la vie, qu'est-ce qui va se passer pour cette personne Allah Azza wa va lui accorder d'autres maîtres et il va être serviteur d'autres maîtres qui sont des créatures comme lui. Tu vas être soumis malgré toi. À l'extérieur de sa job, de son travail, je suis insoumis, je suis libre, je suis... À l'intérieur de sa job, yes, sir. <rire> Mais Dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith authentique, « Man tawada'a lillahi, Allah." Celui qui est modeste devant Allah Azza wa Allah subhanahu wa ta'ala, il va l'élever. Il va te donner la noblesse. Et c'est ça, c'est pour ça que toujours, toujours, toujours, les prophètes dans le livre d'Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala leur donne deux attributs. Ça arrive très souvent dans le Coran. C'est quoi ces deux attributs Ils sont Hikma, ils sont prophètes, et en même temps ils sont Serviteur. Prophète. Abdullahi. Rasool. On dit toujours dans notre doa. Isa wa Anna Isa. Et que Jésus. Il est Abdullahi wa Rasool. Et serviteur d'Allah. Et messager d'Allah. Parce que ici serviteur d'Allah. Ce n'est pas une insulte. Soumis Allah. Soumis à ton créateur. Soumis à Dieu. Ce n'est pas une insulte. C'est une noblesse. C'est pour ça le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est quoi C'est quoi le niveau le plus noble que le prophète sallallahu wa sallam a atteint lors lors de sa vie alayhi Il y a un, un seul niveau bien un événement bien particulier de sa vie lors duquel le prophète sallallahu alayhi wasallam a atteint un niveau de noblesse inatteignable avant ça par n'importe quel autre être humain. L'ascension, al-Mi'raj, et lorsque Allah azza wa jalla il a parlé de ça dans surah al-Isra, subhanalladhi asra bi'abdihi Ljus från Mäjsjiden, haram, il ände av ärendet. Såhärna, den som är med i hans tjänst, och inte med i hans ledning. Alla som är serviteur i hans ledning är inte med i hans tjänst. Alla C'est comme Bien sûr on ne compare pas Allah Azza wa Jalla A ses créatures Mais c'est juste Allah Azza wa Jalla Il a le meilleur exemple Vous savez les gens Qui sont tellement attachés A d'autres êtres humains Des gens qui sont attachés Je ne sais pas moi A des joueurs de sport Bien des gens qui font des films Des acteurs ou autres ah, J'ai tellement connu cette personne J'aimerais tellement le voir Et ainsi de suite Et Allah Mon, mon rêve dans ma vie C'est de voir cette personne Et là, un jour, il va atteindre sa noblesse. C'est quoi sa noblesse Il va être abd. Il va lui dire, on t'accepte. Attention, tu as été choisi. Tu as été choisi. Entre guillemets, gratuitement, sans être payé. De venir pour, euh, pas moi, porter les, les souliers de tel joueur avant son match. De foot, par exemple. Et là, il va être tellement content. Moi, je suis celui qui a porté ses souliers. Moi, je suis celui qui était là pour, en tant que bénévole, pour dire aux gens que c'est qui qui va rentrer pour le... J'étais là, moi. Devant un autre être humain qui ne vaut rien. il أَنْ يَكُونَ صَالِحًا عَنْ عِنْدَ اللَّهِ عَزَّ Donc, vous voyez comment est-ce que les gens, parfois, ils vont associer quand même ce phénomène de servitude à la noblesse. Moi j'ai servi, mais tu sais, j'ai servi qui C'est grand. Alors pour le croyant, c'est pour ça que juste aujourd'hui, ce matin, il y avait deux jeunes qui sont venus me voir après du mois. Ils ont dit, est-ce que c'est vrai, qu'en tant que musulman, il y a, je sais qu'on a déjà posé cette question auparavant dans cette halaqa, mais on la répète brièvement, pas en tant que question de faire jurisprudence, mais juste pour faire le lien avec notre cours. On dit, est-ce que c'est vrai qu'en islam, à la maison, on ne devrait pas avoir des photos d'êtres vivants, un animal, un être humain, autre chose. Je dis oui. Pourquoi Parce qu'entre autres, les anges ne vont peut-être pas entrer à l'intérieur de cette maison, mais il y a un raisonnement plus loin. Il y a le problème, le mal, et il y a le raisonnement derrière. C'est quoi le raisonnement, le raisonnement derrière pour fermer la porte à la vénération. Parce que si on ouvre cette porte, il y a toujours ce fameux « J'ai un grand poster dans ma chambre de tel. » À chaque matin, tu te réveilles. « Ah, ça c'est le, le grand tel chose. Le grand joueur. Le grand acteur. Tardim. » La vénération. La vénération pour le croyant, elle doit être seulement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Même le prophète, alayhi salatu wa Je dis ça pour les personnes qui pourraient dire « Mais c'est quoi le problème là C'est juste un athlète. » Oui, c'est juste un athlète. Un athlète, tu veux voir un athlète faire du sport pour, pour, pour le fun, pour apprendre comment, comment faire du sport. Il n'y a personne qui te dit que ça c'est haram. Mais on parle ici de la vénération. D'enlever de cette personne-là cette nature humaine normal, régulière, abdoun. Si tu ne connaissais pas son nom et que si cette personne-là, elle va porter quelque chose sur son visage pour cacher son identité, elle va marcher devant toi dans la rue, ça ne lui donnait aucune importance. Mais la vénération, elle vient d'où ici De l'image perçue. Encore une fois, fabriquée à travers la publicité, le marketing et les médias et tout. Le prophète, lui-même, il a dit ne voulait pas qu'on le traite comme ça. La totaruni kama ataratin nasara isa ibn Mariam. Walakin oulu a 'Abdullah wa a rasulu. Il a dit le prophète sallallahu, ne, ne m'élevez pas au-dessus de mon statut. Comme ils ont fait avec Jésus, le fils de Mariam alayhuam, dites seulement, je suis le prophète et le serviteur d'Allah. That's it. Lorsqu'on a proposé au Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, il a dit Ya Rasool Allah, comment ça se fait que les autres, les empereurs des Perses et ainsi de suite sont toujours assis et les gens sont debout autour de eux. Est-ce que le prophète Sahasim, il a accepté de faire la même chose Non. Il n'aimait pas ça le prophète Sahasim, qu que lui il soit assis, qu'il parle et que les gens sont, sont debout devant lui. Pourquoi Parce qu'encore une fois, ça ouvre la porte vers la vénération. Et lorsqu'il y a eu une fois un Bédouin regardez tout ça là, modestie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est une modestie naturelle c'est pas la modestie d'un politicien pour prendre des photos pour dire regardez ce qu'il a fait c'est la modestie qui a comme source la modestie du cœur devant Allah subhanahu wa ta'ala le créateur subhanahu wa ta'ala lorsqu'il y a eu une fois un bédouin il est arrivé chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam et c'est comme s'il si a rencontré le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour la première fois il a commencé à trembler de peur ça c'est rasulullah il a commencé à trembler de peur qu'est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Dét calme-toi. Calme-toi. Après ça il a dit "Inna ma ana ibnu imra'atin min Quraish kanat ta'kul al-qadid" ou comme a sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit "Je ne suis que le fils d'une femme, ça veut dire sa mère, alayhi salatu wa sallam, de Quraish qui mangeait al-qadid." Vous savez ce qu'est al-qadid Al-qadid c'est une forme de de viande sèche, comme ça, séchée, comme ça. Qui, ça veut dire, c'est pour les personnes qui sont pauvres. Ça veut dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est en train de dire, calme-toi, je ne suis pas un roi, je ne suis pas ici pour, je n'ai pas une lignée de royauté, ou de puissance ou autre chose, je suis le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, que Allah m'a envoyé comme miséricorde. Tu n'as pas à avoir peur de moi, ou à me vénérer ou autre chose. C'est ce qu'on appelle la modestie, qui doit être, Lillahi azzawajal auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et la servitude. Numéro 3. Dullu Mahabbati. La modestie de l'amour. Lorsque tu aimes Allah azzawajal, l'amour qui est sincère, tu deviens modeste. Vous connaissez tous, je, je, je n'ai rien à vous, à vous apprendre. Les fameuses, ce qu'ils appellent les histoires d'amour, des jeunes du secondaire et des adolescents et ainsi de suite, comment est-ce que ça devient de la servitude Vous comprenez C'est même arrivé malheureusement qu'il y ait des adolescents qui vont se suicider autre chose que pour son boyfriend ou pour son girlfriend ou je sais pas quoi. Dulle Ça devient un amour qui devient tellement fou que ça devient une vraie servitude, humilité. Là, Le seul cas dans lequel ça s'est justifié, ça a du sens, c'est logique, c'est juste. C'est l'humilité causée par l'amour que le croyant il a pour son Seigneur. « Wa'adjiltu ilayka Rabbi li tarda » Comme il a dit Moussa a.s. Il a dit « Adjiltu, je me suis précipité vers toi ». Il s'est précipité vers Allah. Pourquoi Pour que Allah Azzawdé, il soit content de lui, pour que Allah Azza wa il l'approuve, pour qu'il l'aime il se précipite vers Allah Azza wa les gens de la dunya qui ne connaissent pas Allah Azza wa encore une fois vont se précipiter vers un autre être humain comme eux pour dire s'il te plaît est-ce que tout va bien, tu m'acceptes c'est correct, j'ai rien fait de mal reboudi al-hubbi subhanahu wa ta'ala المرتبة rabia quatrième forme d'humilité qui est reliée maintenant à notre sujet pourquoi est-ce que l'imam Ibn al-Qayyim il l'a mentionné al l'humilité du péché en tant que tel l'humilité de l'erreur qu'est-ce qui arrive lorsque vous arrivez vraiment en retard au travail et quand vous attendez à l'heure qu'est-ce qui arrive à l'intérieur de toi-même tu te ressens comment coupable mal à l'aise tu ne veux pas qu'on te remarque tu vas aller commencer directement commencer ton travail sans que personne ne remarque rien du tout sans que personne ne dise rien pourquoi parce que c'est humile même parfois juste à l'école à l'université ou autre chose si quelqu'un arrive une demi-heure en retard tout le monde est en train d'étudier, de prendre des notes c'est la seule personne qui arrive une demi-heure 45 minutes en retard la personne a fait du bruit en ouvrant la porte commence à pousser les gens pour se trouver une place là-bas c'est humiliant ils sont mal à l'aise alors imaginez celui qui a fait qui a commis une erreur entre lui et entre Allah subhanahu wa ta'ala Il y a l'humilité du péché et de la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est pour cela, entre autres, que Allah Azza wa il a écrit écoutez bien ça parce que c'est là où on est arrivé au noyau de la réponse, c'est pour ça que Allah Azza wa écrit qu'on va commettre des péchés. Parce que si on ne commettait pas de péché, qu'est-ce qui va arriver? Le prophète sallalahu alayhi wa sallam nous a dit qu'est-ce qui va arriver Il dit alayhi salatu wa salam dans le hadith authentique "Law lam tuthnibou la dhahaba Allah bikum wa la jaa'a bi qawmin yuthnibouna thumma yastaghfirouna fayaghfir lahum." C'est la réponse du prophète sallalahu alayhi wa sallam. Tout ça pour arriver à ce hadith. Le prophète sallalahu alayhi wa sallam il a dit que si vous ne faisiez pas d'erreurs, si vous ne commettiez pas de péché, Allah azza wa jall vous aurez fait partir Pour faire amener d'autres créatures qui vont faire des erreurs et qui vont demander le pardon d'Allah pour que Allah leur pardonne. On a été créés, ça fait partie de notre nature qu'on fasse des péchés. Parce que si on va faire des péchés, parmi les personnes qui vont faire des péchés, il va y avoir des croyants qui vont faire le fameux repentir. On est en train de parler du repentir. On répète. Allah Azza wa il a écrit qu'on soit des êtres humains et que des êtres humains vont faire des péchés. Parce que si les êtres humains font des péchés, parmi tous ces êtres humains, il va y avoir un groupe qui sont les croyants sincères qui vont faire le repentir. est-ce que Allah Azza wa il aime le repentir Oui. Allah Azza wa Jal, il aime les repentis, comme c'est mentionné clairement dans le Oran. C'est clair. Allah Azza wa il nous a créés faibles en tant qu'êtres humains. Pour nous distinguer des anges, parce que Allah il crée de toutes les formes. Pourquoi est-ce que Allah Azawajal il a créé Isa Aleyhim et que Isa Aleyhim n'a pas de père Pourquoi est-ce que Isa Aleyhim n'a pas de père Nous on croit que Isa Aleyhim Jésus ce n'est pas le fils de Dieu. Alors il est le fils de qui Isa Aleyhim c'est le fils de qui De Mariam, de Marie. Allah. <médicaux> Mais si quelqu'un va nous dire, c'est qui son père, donc la réponse est très simple en islam, on n'a pas à faire, on pas à faire des, des écrire des livres et faire des enquêtes et, je... la réponse est très simple. Risa alayhi salam n'a pas de père. Comment ça se fait qu'il n'a pas de père Parce que Allah Azzaudel crée de toutes les formes. Quelles sont toutes les formes Allah nous a créé nous, d'un homme et d'une femme. Toute personne aujourd'hui vivante sur cette terre est créée à partir d'un homme et d'une et d'une femme. Ça c'est la règle. L'exception c'est quoi Adam Alayhi Salam, il a été créé sans père et sans mère. Il n'y avait pas de femme ni d'homme qui était à l'origine de Adam, de Adam Alayhi Salam. Son épouse Hawa Alayhi Salam a été créée de quoi De lui-même, de Adam. Donc elle a été créée à partir d'un homme mais pas de, de femme Et il reste la quatrième option possible qui est quelqu'un créé à partir d'une femme et pas d'un homme. Et ça c'est Allah Azza wa Jal, il crée de toutes les possibilités, de toutes les formes. Et Allah Azza wa Jal, il a créé des anges <coughs> qui sont des créatures infaillibles. La yasunallah ama amarahum wa yifalun ama yu'marun Qu'ils ne désobéissent jamais Allah Azza wa Et en même temps Allah Azza wa Jal Il a créé des êtres humains Qui font des erreurs Et qui ne peuvent pas être parfaits Impossible d'être parfait en tant qu'être humain Si quelqu'un vous dit Moi pendant toute ma vie j'ai jamais commis de péché Tu vas lui dire menteur Aussi simple que ça Tout le monde commis des péchés La différence c'est quoi Le croyant fait de son mieux pour s'éloigner des péchés de un et lorsqu'il commet des péchés, il se repent vers Allah Azza wa Jal et demande pardon d'Allah et il reconnaît ses erreurs. Comprenez ici la différence Encore une fois, on le répète pour la énième fois, attention, on n'est pas responsable ici de toute mauvaise interprétation. On a déjà parlé de ça. Si le shaitan vous dit que ce qu'on a dit aujourd'hui à la halaqa, ça veut dire vas-y c'est le buffet fais tous les péchés que tu veux parce que Allah il a écrit qu'on soit faible et qu'on va commettre des péchés ça c'est le Shaytan qui t'a enseigné ça c'est pas la haraka non ça c'est la de shaitan. Shaytan c'est pas ici là. On n'a jamais dit ça نبرأوا إلى الله من ذلك on n'est pas en train de dire ici que à chaque fois que tu veux commettre un péché on va dire c'est normal Mais on est des êtres humains on va commettre des péchés pour que Allah nous pardonne après là ce qu'on est en train de mentionner ici c'est Après le péché, si c'est déjà arrivé Khalas, tu ne peux pas effacer ton passé. Tu ne dois pas... Une fois que tu fais la taouba qui est sincère, si une personne, par exemple, se convertit à l'islam et que quelqu'un vient te dire, mais toi, tu es converti, mais tu sais, avant, tu étais quoi C'est pas moi, tu étais en prison, ou euh, tu as commis des crimes, ou je ne sais pas quoi, et ainsi de suite. Tu pas la personne qui est pointée du doigt ici, si elle a fait son repentir, si elle est devenue personne qui est modèle maintenant, elle n'a pas à avoir des remords et avoir honte de son passé. On va dire ça, c'est Kadarunahi Az Zawaj. Alors, vous vous rappelez la dernière fois, on a parlé de la fameuse histoire de qui Le débat entre Adam et Moussa, Moïse, alayhimah as-salam. Fajja Moussa alayhimah as En parlant de responsabilité, juste entre parenthèses, j'ai oublié de parler de ça la dernière fois. Ça arrive toujours, mais on le répète, même pour la halakah ici principe important pour que ce soit clair je suis responsable de ce que je dis dans ma halaqa à moi parce qu'il y a des gens qui viennent me dire ah dans l'autre halaqa il y a quelqu'un qui a dit il y a un autre invité qui a dit moi je ne suis pas responsable je ne suis pas le chef de la halaqa je ne suis pas le vérificateur de la halaqa Que ce soit ici, même que ce soit au masjid, dans n'importe quel masjid, n'est pas parce que quelqu'un est sur le minbar en train de faire la khotba de Jumu'ah que tout ce qui se dit dans ce masjid la semaine d'avant et le mois d'avant et le mois après que c'est lui qui est responsable. Moi, moi ma responsabilité c'est quoi De venir, enseigner al Haq que je connais, la vérité que je connais, et je suis responsable de, mes, de mon message à moi. C'est ma responsabilité. InshaAllah pour que ce soit clair InshaAllah parce que comme on a dit il y a des gens ils pensent que lorsqu'il y a halaqah ou khutbah de jumuah ou autre chose que tout le monde est responsable de tout non chacun est responsable de ses propres paroles devant Allah subhanahu wa ta'ala donc ça c'était seulement une parenthèse InshaAllah. wa ta'ala طيب ومنها السر الأعظم alors notre 20 minutes inshallah ta'ala ça va nous permettre de finir Cette section incha Subhanahu wa ta'ala. Wa minha a sirr al-a'zam. Ya secret nous dit l'imam Ibn al-Qayyim Allah ta'ala derrière le repentir un plus grand secret. Qui est encore une fois relié à la bonté d'Allah Subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Allah Azza wa Jalla il a écrit des péchés et que des péchés il va avoir repentir le repentir parce que Allah Azza wa Non seulement il aime le repentir, mais Allah Azza wa Jall il est content de repentir de ses serviteurs. Yafrahu Allah li tawbati abdi. Duos ce qu'on a ramené ça, écoutez bien ce beau hadith du prophète عليه الصلاه والسلام. Allah afrahu bi tawbati abdi hina yatubu ilayhi min ahad Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah azawadjall, il est content du repentir de l'un de ses serviteurs. Allah aime, en passant, ça c'est très important, Allah il aime que quelqu'un se quelqu se, repentit, se repent vers lui, se repentisse vers lui, subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens, des musulmans, C'est comme si il n'aime pas qu'il y ait des personnes qui se repentissent, qui reviennent vers Allah Azzaud. Il veut fermer cette porte. Il ne veut, veut pas... Lui, il fait tellement de mal. Ce n'est pas tes affaires. Si quelqu'un veut revenir vers son Seigneur, la porte d'Abou Tawbati, c'est pour ça, en passant, ça c'est très, très important ici. Même le pire ennemi d'Allah Azad, même le pire ennemi de l'Islam, il ne faut jamais fermer toutes les portes pour dire que ça c'est khalas, c'est clos. Sauf si la personne est morte, ça c'est fini, khalas. Si la personne est en vie, si Allah veut m'égarer-moi me, me et guider cette personne, لَيْسَلَكَ al الْأَمْرِ شَيْعُونَ C'est pour ça que certains savants, selon une certaine opinion, certains savants ils disent qu'on ne peut pas faire de lâna. Vous savez c'est quoi lâna? Maudire. Quand on dit لَعْنَةُ اللَّهِ ala fulan maudire, la malédiction soit sur cette telle personne. Selon certains ulama, certains savants, il y a une opinion qui dit qu'on n'a pas le droit de faire la prière de malédiction envers une personne particulière. Sauf si c'est quelqu'un, bien sûr, que son sort, il est connu. La fir'aun, la'na ala pas de problème, à l'aise. On peut faire la la'na, malédiction d'Allah sur un groupe non défini. ...qui correspond à certains critères... ...comme Allah Azza wa il dit... ...contre les oppresseurs... Qu ...que la malédiction d'Allah soit sur les oppresseurs... ...pas de problème, ça c'est dans le Coran ...mais est-ce qu'on peut dire... ...que la malédiction d'Allah soit sur lui... ...beaucoup de d'ulama ils disent non... ...même si c'est la pire personne qui existe sur cette terre... ...pourquoi ...parce que la, la, la malédiction... Ça veut dire la colère absolue d'Allah Azza wa sur une telle. Ça veut dire t'as fermé la porte. Comprenez T'as fermé la porte. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme preuve Il y a un hadith selon lequel le prophète Sallallahu Alaihi Wasallam avait fait le doua de la laana sur certains dirigeants de Quraysh, de ses pires ennemis. Et que Azza wa il a révélé après ça un verset dans Sourate Al-Imran qui dit « min al amri shay." aw yatuba alayhim aw yu'adhibahum fa innahum zalimun que ça n'appartient pas à toi même toi ya rasoul allah sallalahu alayhi wa sallam si allah veut les guider il va les guider si allah veut les punir il va les les punir et le hadith vous pouvez le retrouver dans tafsir ibn kathir dans ce verset non ça veut dire non, non. Barakallahu fikk, Sahih, Umar radiyallahu anhu, Plusieurs des sahabas, des compagnons, étaient parmi les pires ennemis de l'islam. Après ça, Allah les a guidés. Donc parfois notre problème, ça c'est un problème qu'on a nous en tant que musulmans, parfois lorsque quelqu'un nous fait du mal, ou bien il est notre ennemi, à la place qu'il soit notre ennemi, pour Allah, on transforme ça, c'est comme si c'est un peuple contre un peuple. Là. Nous contre telle personne, ça veut dire qu'on a un problème personnel. Ce n'est pas un problème personnel. Si quelqu'un te, te déteste parce que tu es musulman, il te déteste pour ta foi. Il déteste la, la, la religion d'Allah. Il ne me déteste pas moi en tant que personne. Ça veut dire, moi, je n'ai pas, pas, pas pris son argent. Il n'a pas, pas pris mon argent à moi. Son problème, c'est avec Al-Haq. Nous bridons les wadjillah. Mais si Allah Azza wa Jal décide de le guider, s'il si y a une porte qui lui est ouverte, il ne peut pas nous venir... Non, la miséricorde d'Allah est fermée ici. Toi, tu ne peux pas rentrer. t'es qui Donc, Allah Azza wa Jal il aime tellement le repentir de son, de son serviteur que le prophète sallallahu nous donne ce, cet exemple dans hadith dans Sahih al-Bukhari et Muslim il dit le prophète sallallahu que le contentement d'Allah Azza wa Jal est plus fort que le contentement de toi en tant que serviteur qu'est-ce qui t'arrive Écoutons bien imaginez le scénario. Qu'est-ce okay, si que ça t'arrive à toi et imaginez la joie, le contentement que tu vas avoir. Min Que l'un d'entre vous qui était sur son animal, un chameau par exemple, Faitard une fenêtre sur une terre déserte. Fait un long trajet, tout seul. Pas de cellulaire. Dans le temps, il n'y avait pas de cellulaire. Ou bien même aujourd'hui, il y a le cellulaire, mais il n'y a pas de réseau. Passant le réseau, le cellulaire 911, ça marche pas partout. Là. Il y a des gens qui pensent que 911, même si tu es au fond de l'océan, c'était si un problème à peine le 911. Non. La seule chose pour laquelle il y a toujours le réseau, c'est le doha. Notre lien avec Allah subhanahu wa taala. Ça, c'est le 911 qui fonctionne toujours. L'urgence, toujours. Mais le 911, parfois, il n'y a pas de rétoub, ça ne marche pas. Et dans le temps, il n'y avait même pas de cellulaire, il n'y avait pas de 911. Donc il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un humain qui était sur son animal, sur son chameau par exemple, sur une terre déserte, et que sur son animal, il y avait tout. Ta'amuhu wa sharabu, la nourriture, l'eau. Donc là, il est confortable, il a tout préparé, il a dit, moi j'ai tout pour bien faire un bon voyage. Là, un peu fatigué, il veut prendre une sieste. Après une petite sieste, sous l'ombre d'un arbre, d'un palmier par exemple, au milieu d'une terre déserte. S'est endormi, qu'est-ce qui s'est passé L'animal est parti. Alors là il se réveille quelques heures plus tard, regarde, à droite, à gauche, en avant, en arrière, il n'y a rien terre déserte, t'as rien. Ton animal est parti, tu ne peux plus te, te déplacer. Tu n'as plus de nourriture, tu n'as plus d'eau. De... Tu vas attendre quoi La mort. Alors il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. <coughs> Revenu sous l'arbre à la place de souffrir, je vais dormir, peut-être je vais mourir dans mon sommeil, comme ça je ne vais rien ressentir. Soudainement, quelques temps plus tard, il rouvre ses yeux et son animal est devant lui, est revenu. La vie est partie, tu as décrété ta mort, tu as pensé à tout, ta vie partie, finie, pour de bon Après ça, ta vie qui revient. Imaginez la joie, le contentement que tu vas avoir. Farah. Alors il dit, le prophète alayhi wa sallam, que cette personne serait tellement contente, tellement heureuse, qu'elle va faire un dua pour remercier Allah, elle va se tromper. Elle va dire, anta abdi wa ana oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton seigneur. أخطأ من شدة Il a dit le coup fort tellement il est content il voulait dire il remercier Allah il a dit le coup. Bien sûr il est pas responsable lorsque tu dis quelque chose par erreur tu es pas tu es pas blâmable pour ça. Mais il a dit la pire chose. À la place de dire la meilleure chose pour remercier Allah il a complètement renversé il a dit la pire chose que quelqu'un pourrait dire. il dit le prophète alayhi wa sallam, Le contentement d'Allah, Azza est plus que le contentement de cette personne. Mais quand C'est lorsque l'un de ses serviteurs, il revient vers lui et il fait le repentir. Et « At-tawba ilallahi subhanahu wa ta'ala »« Kamafi fi sahih al-bukhari »« Et sahih muslim » Donc ici, qu'est-ce qu'on veut dire « Khouani ta'ala » C'est quoi le sens Frères et soeurs en islam, c'est que Allah, Azza il aime le repentir. Allah, subhanahu wa ta'ala, il aime le pardon. Et pourquoi, entre autres, pourquoi est-ce que Allah il a écrit que les êtres humains vont faire des erreurs? Parce que s'il n'y avait pas des personnes qui vont faire des erreurs, est-ce que Allah va pardonner quelqu'un? S'il y a personne qui fait d'erreur, est-ce que Allah va pardonner quelqu'un? Non, s'il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de, de pardon. Mais Allah, son nom c'est le pardonneur parmi ses noms, al wa ta'ala. Parmi ses noms, c'est qu'il est le miséricordieux, Al Rahman, ar Rahim wa ta'ala. Alors, les noms d'Allah Azza wa ça c'est une autre règle intéressante quand, quand on veut connaître Allah subhanahu wa ta'ala, c'est que les noms d'Allah Azza wa sont tous véridiques. Sont, ils ont un sens réel dans la vraie vie. Ils ont un effet sur les créatures. Ça ne se peut pas qu'Allah Azza wa il soit pardonneur, mais qu'il pardonne à personne. Vous comprenez Ça c'est pour un être humain. On peut dire, un être humain, quelqu'un, Il y a quelqu'un qui s'appelle Karim. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui est Karim? Non. Vous connaissez probablement des Karim, il y en a beaucoup. Qu'est-ce que ça veut dire que Karim? Généreux. noble ou bien généreux. Karam, générosité. Est ce que tous ceux qui s'appellent Karim sont généreux? Non. Donc il y a plusieurs êtres humains qui s'appellent Karim et qui ne sont pas généreux. C'est un nom, mais ce n'est qu'un nom, ça n'a aucun effet. Les noms d'Allah Azza wa c'est tous des noms qui ont un effet direct sur les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et dans cet univers. Donc pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa il a écrit que les êtres humains vont faire des erreurs, vont commettre des péchés C'est parce qu'il est le pardonneur. Le pardonneur, il pardonne. Il s'appelle pas seulement le pardonneur subhanahu wa ta'ala, il s'appelle le pardonneur et il est et il pardonne, subhanahu wa ta'ala donc il y a des gens qui vont commettre des erreurs et Allah azza wa ta'ala va leur pardonner subhanahu wa ta'ala c'est pour cela que l'être Allah azza wa ta'ala il a distingué les êtres humains comment est-ce que Allah azza wa ta'ala il, il les a distingués les êtres humains est-ce que l'être humain c'est comme l'animal il y a des gens aujourd'hui même encore une fois incluant les musulmans il y a des gens qui veulent faire de qu'ils veulent nous faire croire que l'être humain c'est comme l'animal l'animal a des droits en islam en passant, l'animal il a ses droits en islam l'animal il est protégé en islam toutes les créatures ont des droits en islam, il y a une femme qui est entrée en enfer comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé, à cause d'une à cause d'un chat qu'elle a emprisonné, elle ne lui a pas donné à manger, elle l'a pas laissé sortir elle est entrée en enfer, et il y a une autre femme qui avait commis des péchés majeurs, zina, fornication, et qui est entrée au paradis parce qu'elle a donné à boire à un chien. Les êtres humains ont des droits en islam. Les, les, les animaux ont des droits en islam. Et il faut être bienfaisant même envers les animaux. Mais, de là à faire, de rendre... L'être humain, comme un animal, de dire que les droits des êtres humains, c'est comme les droits des animaux. C'est comme les gens qui vont créer une association de, défendre, de défense des droits des, des animaux. Il y a tout un tapage pour les animaux maltraités. Mais il y a pire. Il y a des orphelins maltraités. Il y a des êtres humains maltraités. Il y a des enfants qui meurent de faim à travers le monde. Il y a des millions de personnes qui souffrent de, de faim et... des dégâts et des conséquences des guerres et du capitalisme et ainsi de suite. Mais ils vont oublier tout ça Ils vont te dire, ah, le droit des animaux, je, moi je eu toute ma vie pour défendre le droit des animaux. C'est bien le droit des animaux. Mais si tu défends les animaux et que tu défends pas les êtres humains, t'as un problème. Parce qu'auprès d'Allah, la créature la plus noble, c'est l'être humain. C'est pour cela, entre autres, que Allah nous donne, nous donne le droit de de manger quoi la viande des animaux pas tous les animaux pas n'importe quelle viande mais ce qu'on appelle la viande halal écoutez bien ça petit secret de dawa si vous parlez avec quelqu'un qui est un athée athée et humaniste mais qui n'est pas végétarien vous avez ici une bonne réponse un bon point de discussion Tu ne crois pas en Dieu Non, je ne crois pas en Dieu. Alors, c'est quoi la référence pour déterminer c'est quoi le bien, c'est quoi le mal, c'est quoi les droits Ben, c'est le consensus social et la démocratie et les êtres humains entre eux qui discutent et ainsi de suite. Le fameux débat. Est-ce que tu aimes la viande Oui, j'aime la viande. C'est bien. Mais la viande, ça vient de où Ça vient d'un animal. Mais qui t'a donné le droit de manger la viande d'un animal À la base, À la base, ça semble injuste. Parce qu'un un animal, c'est une créature, un être vivant. À la base, c'est une transgression. Qui t'a donné le droit La seule chose qui peut rendre ça licite, que ce n'est pas mal. Parce que l'animal, t'as fait quoi Selon le aqla, selon la raison. Pourquoi est-ce que les, les humains vont aller manger des animaux pour notre Même pas pour rester en vie, juste pour le simple plaisir. Ah, la viande, c'est bon, là, ça c'est c'est bon. Pourquoi La seule chose, logiquement, qui peut te donner le droit de le faire, c'est quoi C'est une permission de ton créateur et du créateur de cet animal. Parce que Allah, Azza wa il a créé les cieux et la terre pour l'être humain. هو الذي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ Ou khalaqa lakum ma fil samawati wa ma fil ardi jami'an Comme ils disent les savants, les cieux et la terre ont été créés pour l'être humain, pour servir l'être humain. Et l'être humain, il a été créé pour être un serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu n'as pas de souci de tout le reste. Allah azza wa jalla, il a préféré l'être humain. Karamna bani adam. Est-ce que l'être humain est meilleur que les anges Les, les savants, les ulama, ils parlent de ce point. Ils disent, il faut nuancer. Ce n'est pas un mécréant qui est meilleur que les anges. Ce n'est pas Feraoun qui est meilleur que Djibril, alayhis-salam. Impossible. Donc là déjà, il faut exclure. Il faut bien limiter. Est-ce que les croyants sont meilleurs que les anges Certains savants, ils ont dit, ah Les anges sont des êtres qui sont parfaits, qui ne désobéissent jamais à Allah Azza wa Jal. Purs. Alors, ils sont meilleurs. D'autres savants, ils disent non. Les êtres humains, parmi eux, il y a les meilleurs des créatures, pour certains. Qui sont qui Les prophètes et les messagers, Muhammad sallallahu alayhi wa c'est certain qu'il est meilleur que tous les anges, même Jibril, alayhi as -salam. Et il y a d'autres savants qui ont dit non, non, non, non. Il faut faire la distinction. Écoutez bien cette réponse. Ça, c'est une réponse petit secret que vous n'avez pas trouvé à droite et à gauche. Les savants, ils ont dit, ça, c'est une belle réponse. Au départ, c'est comme dans une course. Il y a le départ et la fin. Au départ, les anges sont meilleurs que les êtres humains, incluant les croyants, excepté les prophètes et les messagers, bien sûr. Ça veut dire, dans cette vie du bas monde, les anges sont meilleurs parce que les anges ne désobéissent pas à Allah, Azzawajal. La fin, les croyants qui sont au paradis, là la course a changé. Les croyants au paradis sont meilleurs que les anges. Parce qu'ils vont être récompensés par Allah subhanahu wa ta'ala et les anges vont être là pour les servir même à l'intérieur du paradis, même à l'entrée du paradis ainsi de suite. Parce qu'au paradis, les croyants, les êtres humains vont avoir ou bien ils vont avoir passé toute une épreuve alors que les anges n'ont pas passé d'épreuve et au paradis les croyants comme on l'a déjà expliqué auparavant les croyants vont être purifiés le croyant au paradis il n'y a, a pas de défaut c'est pas, pas comme dans cette vie du bas monde il n'y a pas de défaut il n'y a, a pas de haine il n'y a pas d'arrogance il n'y a pas de jalousie il n'y a pas de volonté du mal il n'y a rien tout ça ça va être enlevé de l'être humain du croyant au paradis Donc, Allah Azawajal, il aime l'être humain, mais c'est incroyable de voir aujourd'hui comment ce que l'être humain il se rebelle contre son créateur. وَكَانَ الْكَافِرُ ala رَبِّهِ ضَهِيرًا Il prend un camp contre son créateur et vous savez très bien que dans les sociétés d'aujourd'hui, les gens nuit et jour sont en train d'insulter leur créateur, d'insulter Dieu, de se moquer d'Allah Azzawajal et ainsi de suite. Et Allah Azzawajal yasma'u wa yara, il voit ce qu'ils font subhanahu wa ta'ala, mais comme on a dit, yu ila ajaline musamma, il les retarde au jour. Dernier, parce que parmi eux, il y en a qui vont se repentir et Allah Azza wa Jal va accepter le repentir. Et il y en a qui vont pas avoir le repentir, mais Allah Azza wa Jal aura écrit sur eux Al-Hujjah et la preuve qu'ils ont passé une longue vie et qu'ils avaient eu plusieurs occasions de revenir vers Allah Azza wa Jal, mais qu'ils rejetaient ces occasions l'une après l'autre. Et le jour dernier, ces personnes-là n'auront aucune excuse auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala, huwa al Hakim, al-alimu. On va terminer Inch'Allah Azza wa Jal avec uh, cet exemple Inch'Allah Subhanahu wa Ta'ala. <coughs> Pourquoi est-ce Allah, Azza wa Jal il aime ses créatures Pourquoi est-ce Azza wa Jal il aime les serviteurs, les, ses serviteurs Subhanahu wa Ta'ala il aime que les serviteurs reviennent vers lui. Il nous cite ici une histoire important de mentionner ici cette histoire c'est pas un hadith, c'est une histoire. Okay? Une histoire, ça veut dire Peut-être ça s'est passé, peut-être ça s'est jamais passé, peut-être ça s'est passé il y a de cela quelques siècles, quelques Allah Ta'ala L'important ici c'est la sagesse, l'idée de l'histoire en tant que telle, la comparaison de l'histoire. C'est une petite histoire là, c'est pas, pas une longue histoire. Et ça s'est pas passé à Montréal, ok Parce que c est, c est, sinon, ce soir ils vont dire à la musulmane ils ont parlé d'une femme, je sais pas qu'est-ce qu'elle a fait à son fils. Ça, ça, ça s'est passé il y a de cela des, des siècles. Ennehu ra'a fi ba'disika kibaban qad futeh Wa kharaja min husabiyun yastarithu wa yabki Ils disent une fois il y a eu Un homme, un adorateur, un homme pieux Qui a vu quelque part dans la rue Quelque part dans le monde Un petit enfant sortir de sa maison Et qui pleurait tellement et qui criait Yastarithu wa yabki Qui avait sa mère derrière, qui a dit sort de la maison, fermez la porte. C'est pas passé à Montréal, ok? Là, ils vont me dire c'est où cette mère? On va on veut aller lui parler et tout. Ça c'est un livre écrit il y a cela plusieurs siècles. Elle a fermé la porte. Elle est rentrée à la maison. Ce jeune enfant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit sortir de la maison. Il a fait quelques pas pour partir quelque part ثم s'est arrêté il a commencé à penser à réfléchir فلم يجد له غير البيت الذي خرج منه ولا من غير il a réfléchi il a trouvé qu'il n'a nulle part où aller la seule place vers laquelle il peut se diriger c'est la place de laquelle il vient d'être expulsé alors il a fait quoi Faraja maksura al kalbi hazinan Fawajad albaba murtadjan Fatawassadahu wa wada'a khaddahu Ala atabati albabi wana Personne émotive Pas la peine de commencer à pleurer C'est Alors il dit ce petit enfant est revenu Vers sa maison Et il s'est couché devant La porte en toute tristesse Nulle part où aller Fakharajat ummuhu Falemma rāātuhu ala tilkal hali Lam tamlik anramat nafsahu alaihi Nafsaha alaihi Wal tazamatuhu tuqabbiluhu Watabkih wa taquuluya Waladhi aina tadhahabu anni Quelques temps après Sa propre mère a rouvert la porte L'a pris dans ses bras Elle a commencé à pleurer Et elle a dit Oh mon fils Où est-ce que tu vas aller Où est-ce que tu vas partir Tu n'as nulle part où partir Après ça elle a dit Oui, qui va prendre en charge de toi à part ta mère Qui va t'accepter à part ta mère, part ta mère dit, Je t'avais déjà dit que ne fais pas en sorte qu'en désobéissant à mes ordres, que je deviens tellement en colère contre toi, que ma colère va être plus forte que ma miséricorde envers toi. Vous comprenez le sens de l'histoire Le sens de l'histoire, c'est que le prophète sallallahu alayhi et ça c'est un hadith, il a dit que Allah azzawajal, il est plus miséricordieux envers nous que notre propre mère. Et cette mère, c'est elle qui a expulsé son fils Mais elle aimerait que son fils revienne à la maison et qu'il regrette ses erreurs parce qu'elle ne veut pas le punir. Wallahu ta'ala wa lillahi ta'ala al al Allah azza wa c'est pour ça qu'il aime que son serviteur revienne vers lui parce que Allah azza wa il punit et il pardonne. Mais c'est quoi qui prime son pardon ou bien ça bien sa punition Il a dit subhanahu wa ta'ala Anna rahmati sabaqat radabi Dans le hadith divin. Hadith al-Qudusi La miséricorde d'Allah azza wa ta'ala Elle devance la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala Ça veut dire pour que quelqu'un tombe sous la colère d'Allah azza wa ta'ala Et sous la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala C'est vraiment ça veut dire la personne est en train de pousser la porte Elle veut entrer dans le domaine de la colère d'Allah azza wa ta'ala Allah azza wa ta'ala ne va pas te punir comme ça rien du tout Ma in shakartum comme Allah Azzawajal il a dit il n'a rien à gagner de notre punition subhanahu wa ta'ala mais c'est sa justice envers les personnes qui ne veulent pas revenir vers lui et c'était ça Inch'Allah Azzawajal ce qu'on avait pour ce soir même si comme on a dit le sujet en tant que tel est lent mais on a essayé de le résumer et Inch'Allah subhanahu wa ta'ala la prochaine fois on va passer à une autre section. Rapidement, Inshallah, est-ce qu'il y a des questions sur le contenu de ce soir Oui, Akhitfam. OK, le, le troisième point, encore une fois, on a dit pour être un serviteur d'Allah, l'humilité devant Allah, première chose, c'est l'humilité générale. Le, le fait qu'on soit Ibadullah, des créatures d'Allah. Deuxième chose, c'est l'humilité de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait d'être croyant. Le troisième, sur lequel tu nous questionnes, c'est l'humilité de l'amour. Lorsque tu aimes quelque chose, et on a dit, encore une fois, pour donner des exemples, lorsque les gens aiment quelque chose, l'amour, l'amour puissant, amène de l'humilité. Amène de la modestie, parfois même si c'est envers un, un autre être humain ou bien une créature, amène de l'humiliation on va donner un exemple vous vous rappelez quand il y avait les fameux téléphones les iPhones qui sortaient et que dans le temps au début, les gens qu qu'est-ce qu que les gens faisaient ils campaient devant le magasin 4h, heures, 3h heures du matin, il y en a qui dormaient dans le froid, à l'extérieur dans la rue tout ça pour un amour pour un téléphone que si tu vas attendre quelques heures, tu vas l'acheter comme tout le monde. Mais tu es tellement, c'est tellement un amour aveugle, que ça se transforme en une humiliation. Tu es, es, es prêt à tout là. Donc l'amour parfois ça ramène la modestie. Ça c'est envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça clarifie le point D'autres questions Oui, On a déjà parlé de ça la dernière fois. Mais comme on a dit, pour résumer, parce que ça c'est un long sujet, on a pour résumer très brièvement, les erreurs qui sont les erreurs humaines, oui, les prophètes les font. Même les prophètes, ils font des erreurs de ishtihad et ainsi de suite. Mais les péchés qui sont les turpitudes ou les fawahiches comme le mensonge et le vol ou l'alcool ou autre chose, ça c'est impossible qu'un prophète commette des péchés comme ça parce qu'ils sont infaillibles. La'assamahoumoullahu azza wa ta'ala. Oui, Berat du käsong, 3, 2, 1 Dezakumullahu khairan, barakallahu ta'ala Fikum, subhanakallahu wa bihamdik Ashadu Allah ila illa. anta Astaghfiruka wa atubu ila